Tout de suite, les informations. Bonjour à tous, une marche blanche vient de débuter dans les rues de Grenoble en mémoire d'Adrien Pérez, ce jeune homme tué à coups de couteau à la sortie d'une boîte de nuit alors qu'il tentait de défendre un ami c'était à Mélan il y a dix jours ses proches veulent honorer sa mémoire mais aussi alerter sur l'insécurité grandissante en huit ans, sept jeunes ont été tués au couteau dans la région de Grenoble la commémoration de la bataille d'Amiens se déroule en ce moment à la cathédrale Notre-Dame en présence du prince William et de la première ministre britannique Theresa May, la bataille d'Amiens était celle qui avait fait basculer la grande guerre. Première victoire des alliés sur l'armée allemande. Plus de 3000 personnes ont fait le déplacement aujourd'hui à Amiens militaires ou civils, fils et filles d'anciens combattants pour rendre hommage aux dizaines de soldats morts dans les tranchées alentours. La compagnie low-cost Ryanair, confrontée à une grève dans plusieurs pays ce vendredi après les pilotes irlandais, suédois et belges les pilotes allemands ont rejoint le mouvement social. Ils réclament une hausse des salaires et dénoncent le recours à des pilotes contractuels qui ne sont pas directement des employés de l'entreprise. Ryanair annonce la suppression de plus de 400 vols qui étaient prévus vendredi dans toute l'Europe. Le feu, les incendies continuent de balayer la Californie. 14 000 pompiers sont venus des quatre coins des états unis ou même de l'Australie pour contenir les foyers. Depuis mi-juillet, dix personnes ont perdu la vie dans ces incendies, dont quatre pompiers. En football, le champion du monde, Blaise Batudi, est de passage en ce moment à fontenay -sous, sous bois en région parisienne, la ville où il a grandi et débuté le football, là où des centaines de fans l'attendaient de pied ferme. En natation, Charlotte Bonnet va tenter d'accrocher une troisième médaille d'or dans les championnats d'Europe à Glasgow. Elle sera au départ de la finale du 100 mètres, qualifiée grâce au troisième meilleur temps des qualifications. La nageuse niçoise a déjà raflé l'or sur le 200 mètres nage libre. Et puis une autre française sera au départ du 100 mètres, il s'agit de Marie Vattel. Les courses, c'est à Saint-Malo cet après-midi et on suit toujours les arrivées avec vous Claude-Pierre Oui Marie, en début de réunion, Clean Game a permis à Jean-Michel Bazir de gagner pour la septième fois, aussi bien en tant qu'entraîneur et pilote, l'étape du Grand National du trot qui servait de support au Paris Quintet. La combinaison gagnante, 13, 9, 5, 14 et 7, est payée 1049 euros. La quatrième, victoire du 4, Dedicate of Citrus, 12, 50 et 2, 70. Deuxième, le 7, Dark Dream, 1,70. Troisième, le 8, Colombo du Rib, 2, 50. Et quatrième place pour le 6, Capucine des Prés. Dans la cinquième, il y aura un an partant, le 14, Fine Colline. Merci claude pierre -Santier. Vous revenez tout à l'heure à 17h10. La météo pour demain jeudi, de la pluie, des Pyrénées au massif central et jusqu'au nord du pays en passant par le Limousin, l'Île-de-France et la Picardie. Des averses également dans l'Est avec des orages et de la grêle, en particulier dans les Cévennes. Ces pluies vont s'accompagner de fortes rafales de vent de la Franche-Comté à la Lorraine. Les températures qui s'effondrent demain de 13 à 20 degrés le matin, de 18 à 32 degrés l'après-midi, 18 à Brest, 19 à Paris, 20 à Nantes, 22 à Biarritz, 25 à Lyon, 29 à Marseille, maximal à Strasbourg 32 degrés Il est 16 h minutes, l'heure des grosses têtes sur RTL avec Laurent Ruquier C'est parti pour les grosses têtes de l'été sur RTL Laurent Ruquier et toute sa troupe, on va retrouver Francis Huster, Ariel Dombal Laurent Baffi ou encore Stéphane Plaza et le retour surtout d'Ariel Dombal et de Stéphane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 Attention, parce que je sais que vous aimez bien répondre aux questions. Vous avez deux concurrents redoutables aujourd'hui, Monsieur ah oui. Péroni, qui est omniscient, hein, il faut bien le dire, ah oui. et Mademoiselle Dombal. Qui est omnisciente. <rire> non, mais qui est chanceuse. J'ai l'impression que c'est une rentrée d'école et je retrouve mes jolis petits camarades. Jolis, regardez leur gueule. Je peux <rire> ça fait quoi d'être dans une classe d'ordoulant Non, mais la à Peroni qu'il avait fait des bouclettes. C'est ça, on dirait qu'il a mis des, des rouleaux. Il a une coiffure de fillette. Tu vas voir ce que je vais te mettre comme rouleau matin. <rire> Et vous, Monsieur Plazal, les vacances ont été bonnes Oh très bonnes, oui très bonnes, très très bonnes en Dordogne. Les euh... affaires immobilières marchent toujours très bien. Toujours bien, toujours bien. Toujours Cher bien. Cherchez pas un appartement, Francis. Euh, ah, non, non oh, merde, non non. Bah, alors tu sors. <rire> Francis, si, moi bon je cherche un, un vieux garage pour un punk. Vous aviez ça <rire> euh, Pardon. Alors, attends, est-ce qu'on peut m'expliquer Attendez, attendez, un vieux garage pour un punk est est... Oui, oui, j'ai un ami punk. Oui. Qui, qui, est, qui... Il est garagiste Non, il non, il manifeste est, il, il, est, il est jeté hors de chez lui il cherche oui. une espèce de de quelque chose. Mais pourquoi quoi. vous ne le prenez pas chez vous Oui, alors on va m'oublier sur ce punk mais qui cherche. Mais c'est il, il, il doit être vachement âgé <rire> si c'est un punk. Non, non, mais il y a les punks new wave. Hein. Il ah, faut, bon. il faut, il faut relire vos tablettes, Péroni. <rire> <rire> Donc Ariel <rire> vous, vous avez vos punks comme oui. certains ont leurs pauvres voilà. <rire> Mais pourquoi vous ne prenez pas chez vous votre ben punk oui. Parce que c'est un ami mais elle veut pas le loger Elle <rire> pas, pas, pas marcher sur les seringues ah, <rire> voilà. ou, ou alors c'est Bernard Henry qui a changé de coiffure et qui s'est mis des épingles à nourrice dans les narines. Mais c'est qui ce punk Non c'est un, un, un punk merveilleux chanteur qui est mis oh. hors de chez ah, lui C'est un squat Oui, mais... Mon ami, Nicolas Kerr le... Exactement. Ah, c'est lui Nicolas cherche un endroit, oui, pour se reloger. Oh, bah, vous pouvez, quand même pour un chanteur, vous pouvez trouver un petit appartement, oui, mais bon, enfin, il suffit pas d'être chanteur, il faut aussi vendre. Hein. Il a un peu d'argent ou il a quelque chose Non, justement. Ah, non, je... oui, alors non. <rire> Comment voulez-vous qu'il ait de l'argent Il a fait un disque avec Ariel. <rire> Ça, c'était vache, alors. C'était super vache. Elle nous avait Parce manqué, que... Ariel, quand même. <rire> Il est temps de passer à une première citation, si vous voulez bien, pour Vincent Charton, qui habite à Noisin-Châtelan, c'est dans l'Isère, qui a dit « J'ai dû abandonner le masochisme parce que j'y prenais trop de plaisir. Euh... » Jean-Yann Jean-Yann, non. C'est français. Coluche, Francis Blanche. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Laurent Bassi. Une autre citation pour Jean-Pierre Andrieux, qui habite Lens-en-Vercors, c'est dans l'Isère, qui a dit « J'ai une mémoire admirable, j'oublie tout. » François Hollande. <rire> C'est français C'est joli quand même ça. Oui. J'ai une oui. mémoire admirable, j'oublie. Ah, ça, ça, ah non, non, non. Français un français oui, oui. Euh, acteur. acteur ah non pas vivant acteur acteur non non il était écrivain et auteur dramatique Qui venait au tête Ah non non non non mais alors c'est un académicien alors euh, académicien français je suis pas certain je crois Roussin Roussin non Pagnole. Pagnole. Pagnole. Pagnole. Claudel Pagnol Claudel mais on n'est pas si loin Félicien Marceau Geno. et c'était un des préférés de Philippe Bouvard Oui Alphonse, Alphonse Car Carr. Pas Alphonse Chalet Alphonse, Alphonse Allais. Non non pas lui bon, bon, Alphonse Renard Jules Renard Jules Renard bonne réponse de <applaudissements> attendez, est-ce que je peux rajouter quelque chose oh mais Bien sûr, oui, pour le pôle. Bon bon, voilà, une, une chose très belle de Nietzsche. C'est une citation mais, mais, de mais, Nietzsche. Mais voilà, euh. sur, sur l'oubli, l'oubli, ah oui. notre plus cruel et fidèle ami. Ah, C'est pas mal aussi, vous voyez. Mal, ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que je disais. On a le droit Alors, si de venir parle... avec des citations comme ça, qu'on peut dire comme ça, qui n'ont rien à voir. Non, vous venez avec vos petites annonces. <rire> J'ai une dernière citation avant d'autres questions plus sérieuses. Et là, j'espère évidemment que Francis fuster saura répondre à celle-ci pour Nicolas Gabreau, qui ah. habite Sellette dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Quand on écrit ses mémoires, on se fait deux sortes d'ennemis. Ceux dont on parle et, et ceux, ceux dont, dont on ne on parle, parle pas. pas. » <rire> Et c'est pas, pas Pierre donc, Bénichoux qui va nous contredire. Autant dramatique, donc. Alors un auteur dramatique, metteur en scène surtout. Non, c'était un acteur de théâtre et un metteur en scène, mais pas un auteur dramatique. C'est pas Barrois, c'est pas Jouvet. Ce n'est pas Jean-Louis Barrois, ce n'est pas Louis Jouvet. C'est pas Villard. Ce n'est pas Ce C'est pas Raymond Rouleau. C'est pas Raymond. Non mais ne dis pas tout. Ne dis pas tout ce qui, c'est pas. Il demande qui c'est. Bah mais c'est pour Francis. C'est Villars. Il nous fait un bond de vie à Alors c'est c'est pas Roostan. C'est pas Rostand. Villars a surtout dit qu'après c'est fini très Quand Qu que on, on écrit pas... ses mémoires, on se fait deux sortes d'ennemis, ceux dont on parle et, et ceux dont on ne parle pas. Sacha eh ben, Guitry Sacha Guitry, non. Ça pas pourrait Anouille. être Mort en quelle année. Mais il a fait partie du cartel des quatre avec Louis Baty, avec C'est Charles Dulin. Charles Dulin, ah, ah. bonne réponse de Francis Huster. Ah, Non, non, je veux dire, on se retenait, on se retenait pour oui, pas être la bien Francis, <rire> sûr. <rire> on l'avait tous sur le modèle la Charles Dulin quand même. Mais oui, jamais Dulin, euh, Ariel. Alors, est-ce que, que ça froisse Est-ce que Charles Dulin est vraiment celui qui a inventé le concept du festival d'Avignon Non, pas du tout. Ouais. C'est Nietzsche. Mais <rire> on... <rire> Les grosses têtes de l'été. Avec Laurent Ruquier.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 Après la Russie, ils sont de retour à Marseille. Oh, L'arrêt exceptionnel de Steven Mandanda. À Lyon. David Fekir la surface. David Fekir à la 74ème minute. À Paris. Pas de hors-jeu pour Mbappé. Ça hey, fait but. Pas de week-end sans vos champions. Pas de week-end sans Sport. Ce week-end, vivez la reprise de la Ligue 1 Conforama. Samedi, suivez le multiligue 1 avec 5 matchs en direct. Et dimanche, ne manquez pas Olympique Lyonnais à Mien SC et Girondin de Bordeaux-RC Strasbourg en exclusivité sur Binsport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur Sport. Encore une offre de dingue dans votre géant. Aujourd'hui, pour tout passage en caisse, recevez un bon d'achat de 8 euros. Oui, un bon d'achat de 8 euros offert pour tout passage en caisse. De quoi profiter des bons plans et des prix bas dans votre géant. Les prix bas, c'est... Bon d'achat valable sur vos prochaines courses. Des 50 euros d'achat, un seul bon par passage en caisse. Voir conditions et magasins participants sur géantcasino.fr Suite de vos grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier toute sa troupe, vous le savez, des grosses têtes en vacances en ce moment, des grosses têtes en vacances que vous pouvez quand même retrouver sur le site euh, Instagram, notamment jean fi jean 7. Les vacances, vous pouvez les suivre directement. Bah tenez jean philippe on va le retrouver avec quelques bons moments. 25 ans que Danny Boon est sur scène. Vous l'avez déjà vu sur scène, vous, Pierre Benichou, euh, Danny non, Boon jamais, Non, jamais. Jamais, j'ai vu à la télévision. Ah oui, bien sûr. <rire> non, mais là, ce sera l'occasion, faut y aller quand bien, même. Oui, ah, C'est évidemment l'idole, la, la star de votre région, Jean-Philippe. Ah ouais. puis moi, ça m'a bercé, excuse-moi, mais ça m'a bercé tout homme d'enfance. Et récemment, je suis allé jouer dans une salle que tu as inaugurée il y a 15 jours à oui, l'Écac. À qui porte un nom. Elle s'appelle la salle d'Aniboune. Mais oui, c'est ma mère qui m'a forcé à venir. J'ai tout aimé. C'est très chouette, c'est très chouette. Oh, La salle d'Aniboune, ça C'est un bel endroit même. en plus. Voilà, ouais, c'est un a très a... bel endroit, ouais. ouais. C'est un centre culturel à l'Equien qui est formidable. Culturel Un centre culturel. Oui, <rire> c'est pour ça qu'il n'y a pas de centre bravo. <rire> c'est nous ce qu'on fait, c'est un peu de la littérature pour le Nord. Hein. <rires> ça ça, ça s'est bien passé le spectacle. Ah oui, très bien à ils étaient contents les gens. J'étais leur culotte, c'était tout incroyable. <rires> Vous nous avez parler vendredi dernier votre sœur, mais est-ce qu'il y a d'autres enfants dans la famille On est quatre. Quatre enfants mmh. quand même. Ah oui, ouais. un frère et deux sœurs. Moi, je suis le dernier. Ah, le dernier, ouais, très ouais. bien. Et, et papa et maman sont fiers de leurs quatre enfants, euh, quels qu'ils soient de toute façon. Ah oui, ils sont plutôt contents. Hein. Euh... C'est non, ben ils sont heureux forcément. Hein. Quatre gamins. Bon, ils vous, vous ont écouté au Gros Stade vendredi Ouais. ouais ben ma mère était au Club Couture. <rire> <rire> C'est qu'elle a fait la dictature. Ça, Elle sûr, a imposé les... qu'on mette RTL à fond dans le Club Couture. <rire> les filles, elles, elles disent bah non mais de la na arcoupe RTL. Elle gamin <rire> Mais c'est quoi le club couture C'est ah les ils ont acheté ça après le PSG. <rire> <rire> tu sais en fait quand tu fais 130 kilos tu comprends vite qu'il faut coûter toi-même tes robes parce que tu <rire> Quand <rire> tu ben, parles de ta mère Ta mère, elle est en train de dire « Oh, remets la musique <rire> !» Mais ma mère aussi, elle va un club couture armentière. Ah bah, tu vois. Ouais. Et du des... coup, ma mère, après, elle a fait carrière. Elle est devenue directrice d'un magasin saint -Ger. Ouais. Elle vendait des machines à Bah ma mère, ma bah ouais, ma mère elle, aussi avait un mag... euh, machine Saint-Ger, elle faisait des pulls. Oui, des euh, machines la machine à tricoter, euh, à à tricoter euh, Il y avait un moteur dessus. Ouais euh, Non, il n'y avait pas de moteur. Moi, c'était ah. manuel. Ah, parce que t'avais pas de sous. Il ouais, y a, avait y a un moteur et ça, fait des, ça te faisait non, des pulls qui Non, il n'y avait pas de moteur. Enfin, ça faisait des pulls qui grattent surtout. <rire> euh... J'ai l'impression d'être dans un voyage en terre inconnue. <rire> <rire> non, parce que nous, on connaît pas bien le chenar. En plus, j'arrive pas à faire votre accent. Je sais pas comment vous faites. Moi, j'ai l'accent normand. Hein. Alors, les les Léo, tout ça, on me le reproche souvent. Mais quand même, c'est pas au point du vôtre, hein, je dois dire. Même Pierre Bénichou a perdu son accent au Quel comme. accent Moi, j'ai un accent, moi. <rire> Trouve-moi un accent, moi, tu fort. Va. Non, moi, je n'ai pas d'accent, mais... Euh... J'aime bien ces trucs, ces tranches de vie. Ma mère avait une singère, et toi. Et tu fais le, le, le truc de pédaler, on pédale plus. Dans le ah oui, singère. moi j'aime bien les trucs à pédaler oui. Les voitures surtout. Mais mais mais c'est terrible vos enfances parce que on rit, mais vous étiez pauvres. Ben non. <rire> si tu veux tu peux faire une photo <rire> ça va être intéressant des pauvres comme ça oh, oui. ils ont pas les mêmes souvenirs que nous <rire> jamais ça, jamais dans une dépression nerveuse non. avec la nurse ou tout comme ça ah ben non nous, on est toujours contents pour faire euh, la cheminée dans la maison on, met, on allumait une cigarette on se réchauffait comme ça hein, <rire> non, non, mais bah, à Noël on offrait du papier cadeau hein, <rire> euh... <rire> La première fois que j'ai mangé de la viande, c'est quand je me suis mordu la langue. <rire> vous voyez que j'étais encore plus pauvre que vous. Hein. Mais presque on vous envierait d'avoir été aussi pauvre. Mais on s'en rendait pas compte. Mais non, on s'en rend pas compte. Puis on, pas... on a le sentiment que tout le monde, pas... tout le monde... Vrai. Vrai. Et puis c'est pas être pauvre, c'est les autres qui sont riches. Ça n'a rien oui. à voir. Bien Exactement. sûr, il a la raison. Oui. Eh oui, il a la raison Exactement. parce que ouais. et en plus ils sont bien les pauvres. Parce il y a une telle sélection naturelle pour quand <rire> ils <rire> arrivent à ce stade-là, c'est qu'ils sont forts. Et ça, <rire> ça, ça, ils meurent tous les pauvres. Ouais, un pauvre de 14 ans, c'est très rare. <rire> oui, non. Ça fait du bien d'entendre la gauche. Hein, <rire> oh putain, ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes de l'été reviennent dans un instant sur RTL. I swear Le Sheriff à l'instant, Eric Clapton bien sûr C'est sur RTL C'est reparti les grosses têtes de l'été Avec euh, une, button... une question musicale RTL Les auditeurs face aux grosses têtes. Annick est au euh, téléphone, ouais, bonjour Annick. Bonjour les grosses têtes, bonjour Laurent, tous mes voeux pour euh, cette nouvelle année. Bonne, Bonne année bonjour, à vous encore, on a le droit, c'est vrai, jusqu'au 31 30... oh, oui, jusqu janvier. Mais, oui, 31 janvier, qu'est-ce qu'il y a Stevie Je vous vois parler avec ah. Monsieur Manon. Non, je sa feuille pour voir si les comptes étaient à jour, mais une euh, <rire> note, une note. Vous faites quoi dans la vie Annick Je suis retraitée. Retrait, ah ben voilà, une retraitée de Paris 14e. Tout à fait. De quel métier euh, J'étais dans le marketing agroalimentaire. Bon, et vous avez des grosses têtes que vous préférez, ou peut-être que vous aimeriez ne plus entendre sur RTL Ah non, il y en a aucun que je veux plus entendre. Je les aime tous. J'aime beaucoup Bernard Mabille. Ah. J'aime beaucoup Pierre Bénichou. Ah. j'aime par-dessus tout l'amiral, ah. que je trouve génial. Par-dessus bord même Non, <rire> non, ça c'est pas gentil. Par-dessus euh, tout J'aime beaucoup un, une femme que j'apprécie énormément, mais que vous mettez sans arrêt en boîte, c'est pas sympa, c'est Caroline Diamant. Ah oui, oui. Ah, oui je non. trouve ça pas sympa du tout, elle toujours en train de l'embêter. Ça c'est sûr Ouais, « bon, que... ah, bah... <rire> <rire> Oui, mais c'est vous, hein, que... »« Oui, mais rendez-vous compte, je la mets en boîte, il faut une grosse boîte, déjà <rire> !» oh. <rire> C'est odieux, c'est Mais Non, ce je l'aime. C'est mon amie Caroline. Vous... Oui, oui, oui. Dites-lui ah, Caroline. Ah ben oui. Dites oui, vous savez, il me, il me, martyrise du matin au soir. Si <rire> ouais, vous ça. La... Qui aime bien, châtie oui, bien. Il ouais. bien, bien, c'est ça. Ben oui. tu fait... reconnu la voix de Chantal. Ah oui. Alors... Oui, mais vous m'avez pas parlé de moi avant. C'est trop C'est trop tard. Comme bien, je vous ai déjà voté à plusieurs fois. Ah bah yes. voilà pourquoi. Alors, effectivement, ouais. On n'est pas forcément un bon souvenir. Voilà. <rire> madame, mais tu le dit, ça explique oh. tout le Oui, madame, tu On la vanne, ça la fait rire. C'est ça qui est fou. Hein. Ça vaut mieux en rire C'est parce que a la chance ouais. de ne pas comprendre. <rire> un séjour de ski à Rizoul, 1850, dans les Alpes du Sud vous attend, Annick. Je ne sais pas si vous, vous avez toujours votre mari ou pas Oui, j'ai mon mari, oui. Parfait. Ah bah non, mais parfois, vous savez, ça arrive, hein. On, on les perd en route, c'est comment ça se non, passe. Non, j'en ai perdu un en route, ah. mais j'en ai récousé ré ah ré un ah, il y a 6 ans. Ah bah vous voyez, ah bah, ah ouais. dites donc. Ah, ah c'est ta deuxième alors. Ouais. So donc voilà, la deuxième. Vie. Alors vous, vous pouvez chanter, la vie commence à 60 ans. Parce que vous avez so Exactement. Vous avez 66 <rire> ans, s il y a 6 ans, vous allez rencontrer votre deuxième mari, alors dites donc là, parfait pas, pas. Une ah, maline Annika. Eh oui, oui très futée. Eh ben vous allez partir avec, comment il s'appelle appelle le nouveau, alors <rire> On ira avec les bars. <rire> alors, tu ramené un petit putain de bulle. <rire> T'en ouais. La dernière, j'avais un Espagnol, mais il a claqué. Euh, ouais, là, celui-là, dès qu'il va commencer à être fatigué, ouais, je vais prendre me, un caniche, ouais. me prendre un petit caniche euh, orange. Tiens, donc, ah, ça se ouais, voit bien dans la caniche. neige. Attends. Le okay. mien, le mien, il est pas caniche, il est chauve et il s'appelle Norbert. Norbert. Ah oui, ah, bah, voilà. Au pied, au pied, Norbert. <rire> <rire> ben, Annick et Norbert, vous allez partir à Risoul 1850 dans les Alpes du Sud. C'est une oui. station d'altitude perchée à 1850 mètres. Vous l'aurez ouais. compris, d'où son nom. Euh, vous skierez vos plus hauts encore. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 2750 mètres. C'est juste un problème, Laurent. Je ne sais pas ce qui est. Bon, c'est pas grave. Ouais, le pouvez... cadeau empoisonné. Vous pouvez monter, vous mettez en boule et vous descendez. <rire> Il y a un snow park, vous si vous préférez, pour les surfeurs, voyez. De toute façon, il <rire> y a des tas de choses à faire. Restez par exemple en Thalasso, quoi coin de la cheminée, pendant, pendant la journée, vous voyez. Oui, tout à fait, ça, ça me convient parfaitement. Pour 4 personnes, on pourrait en plus faire profiter des amis. Vous avez un appartement pendant une <rire> semaine Oh, c'est parfait ça voilà. Allez voir sur rizzo.com, ah, vous, vous en saurez plus à Nick, à condition de répondre à une question sur... Ah oui bah Ah oui Ah oui fr... Ah bah, oui Ah bah, oui Ah bah, oui Ah oui Une hein. question sur France Gall, évidemment. Oui ah. C'est son papa, Robert Gall, qui a oui. écrit ses premiers succès, le Jazz à Gogo, Sacré Charlemagne. Tout ça, c'était signé Robert Gall. Oui. Mais le plus gros succès de Robert Gall, ce n'est pas pour sa fille France. Non. Pas du tout. Il a écrit c c pour... pour Charles Aznavour. Il a écrit La Maman. Bonne réponse, Annick. Bravo. Bravo. Ah, vous voilà. avez bon goût, je suis ravi que vous ayez gagné. Elle a mourir maman. Oui. Oh mon Dieu. le fils Heureusement que c'est que de la radio. Maman. <rire> C'est une belle chanson, la maman, attention hein. Ouais. Oh là là ouais, ouais. Ils sont venus, ils sont tous là, il y avait Giorgio, le fils maudit ouais. Bon, c'est pas très rock roll, monsieur Manov Non mais c'est même, c'est surtout, c'est un peu chiant, parce que quand on écoute ça, euh, ça, plombe. Ah, ça oui. plombe ah oui Ah oui, ben c'est Et quand, dans les années 60, quand c'est sorti, que ça passait toutes les heures sur une des trois radios, là... C'était plombant, quoi. Elle va mourir, la maman, et tout. Ah a... oui, mais oh c'est bien, c'est bien. Non, mais stop, le pathos, donné... stop. Elle, elle pourrait mourir délicatement, quoi. C'était <rire> pas... Voilà, quoi. Bon. C'est vrai, elle pourrait partir discrètement, ouais. la maman. Ah, bah oui. Bon, ils bon, sont là, et tous y reviennent. Ouais. Le fils au pied du lit. Oh, non, ils non. s'engueulent et tout, évidemment. Elle ah ouais. va mourir, là, maman. maman. <rire> ouais, c'est très beau, j'aimais bien. À moi, moi. j'adore. En tout cas, c'est gagné, Annick. Eh bien, écoutez, je suis ravi. Je vous remercie. Je, je, vais de ce pas aller voir le site Risoul 1850. Oui. Vous avez passé un magnifique séjour au domaine de la Forêt Blanche. Vous savez que la valeur de votre séjour, je vous le dis, à cas vous voudriez le revendre. C'est 1250 euros quand même. Hein. Eh, quand même, c'est un bon, le bon coin. Pour elle peut le revendre. Alors, je vous souhaite un joli séjour, Annick. <applaudissements> Que des vacances, des séjours, de rêves, du sourire, du rire, des questions avec Laurent Rupier, Philippe Gulluc, Christine Bravo ou encore Jean-Jacques peroni Peut-être vous souvenez vous souvenez-vous du début du film de Godard, Pierrot le fou, où on voit Jean-Paul Belmondo dans une baignoire. Et Jean-Paul Belmondo lit un livre, un livre signé Elifor. Mais un livre qui parle de quoi De la Chine Non Elie c'est la femme d'Edgar de, Non, non. c'est un homme. Euh... C un c homme un non, c'est la sœur de Franck. C'est la sœur de Franck. <rire> non, Frank Ford. Oh là, là là là Elie Ford est un homme. Ah. C'est un poème. Et, un et, poète. Et, et le premier livre d'Elie c'est ce livre que Jean-Paul Belmondo tient dans ses mains au début du film Pierrot le fou de Godard. Et il, il, fume, Godard. Dans la et il ah, fume dans la baignoire. C'est un polar. C'est un polar, non. Un livre d'amour. Non. Ben, Un à livre vrai. de poésie. Un livre de poésie, non plus. Sur la, la sociologie. Non plus. Ça a à voir avec la rhétorique Non. Ah. Richard Croix Non. Est-ce que, est que ça a à voir avec la littérature Non. Même si, évidemment, oui. là, il s'agit d'un livre. Oui, mais le livre ne traite pas de littérature. Du tout. C'est les, des... les mémoires de quelqu'un. Alors, c'est pas les mémoires. Des grands accès. Une biogra biographie. C'est une biographie. De Et... quelqu'un qui va rentrer au Panthéon. Non. De quelqu'un qui est décédé récemment Non. Alors, effectivement, Belmondo, là, bravo, vous avez avancé. Mais, Belmondo oui. est dans sa baignoire, au début du film, Pierrot, le fou. Il, euh, voilà, il lit un livre, un livre signé Elie fort Si vous trouviez la spécialité d'Elie fort C'était un criminologue. Non. Vous... Un boxeur. Vous sauriez de quoi? Parle, Il était critique artistique. Enfin, c'est pas un livre sur le, le papa de Belmondo. C'est pas un livre sur le sur papa. de la, la Sculpture. sculpture. Sur Alors sur la peinture. Sur Mayol. May sur... May Mayol, non? non. Sur l'armoire. Sur Velasquez. Sur Velasquez. Ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Oh, ah ben oui, Velázquez au Grand Palais. Je savais pas. Effectivement, Elie Faure est un historien de l'art. Son premier livre était consacré à Velázquez, une biographie de Velázquez. Vous regarderez, si vous allez voir l'expo, euh, c'est un peintre exceptionnel, mais il savait pas faire les pattes des chevaux. Donc euh, vous ils verrez que on dit les gens ont des jambes. Il n'y a pas de pattes. Moi je vous dis les pattes. Non non non, non, non, non, non, non. Les chevaux n'ont pas de pattes, ils, ils ont, ont des, gens. Gens. Ils Alors, ont des lui, jambes. Alors ouais. lui il savait pas les faire, toi tu ouais. sais pas les dire. <rire> On dit les gambasses, non On dit ah, les. C'est ah, bon, une entrée. Ça. Chez, chez Fadus aussi, on prend des gambasses et c'est du cheval. Ah, là, là, là, là. <rire> Donc vous regarderez parce que c'est vachement intéressant. Vous regarderez non, on dit pas qui... vachement pour un cheval. On dit cheval manche, ça. <rire> Il retouche. c'est-à-dire que vous allez voir tellement de pattes de cheval ouais. sur non, une même... jambes. Dit, et de tu... jambes. Il fait des pattes de sur les jambes de chevaux Christine, et tu trouves ça beau <rire> ah oui d'accord oui. mais, mais on dit les jambes de girafe et tout Ah non pour les non, girafe on non. dit les pattes. les pattes Et pourquoi ouais. alors ah, mais Parce que c'est comme ça écoutez C'est de l'anthropomorphisme ouais. Je, Je pense stilons... Annie, on dit les pattes aussi <rire> J'ai une deuxième chance pour vous Christine ah Bravo. Allez, allez à propos de Velázquez parce que toutes les toiles de Velázquez ne sont pas exposées au Grand Palais. Il y en non. a beaucoup c'est la première fois qu'il y a oui. une cinquantaine de toiles sur les 100 parce qu'il y en a pas peint tant que ça, hein. il non, en a pas, pas trop. il y en a pas une bonne centaine, Comme Denis, il oui, pas peint. voilà. Et il y en a une c'est peut-être une des plus connues qui n'y est pas. La... Les Ménines. Bonne réponse de Christine Bravo, les Ménines. Elle n'est pas transportable. Parce qu'ici, ils n'avaient pas de les pattes ni les mémines. Donc ils n'ont pas... <rire> Est-ce que tu sais ce que c'est que les mémines Oui. Alors C'est les infantes et surtout, il se peint, lui... C'est la demoiselle d'honneur. De voilà. Regardez, oui, je l'ai, je l'ai la et toile. Oui, ah, belle, et lui, il se peint euh, en autoportrait au fond du tableau. Mais. Il n'est pas au fond du tableau. Il euh, est dans le miroir. Velasquez. non, non. Il plus. se peint en train de peindre. Oui, il se ah, peint ah, en train oui. de peindre. Il est sur le côté de la toile. Oui. Ouais. Eh c'est celle que je préfère. J'irai pas alors. Alors, alors bah, non, ah. non, non. Écoutez, moi, je trouve ça pas beau du tout. Alors. Moi, je savais pas que Mimi Mathy était aussi bien. Mais oui, c'est ça les gueules des enfants mais on ah croirait oui. des, des Et puis sont... alors le gars qui sort au fond, vous voyez tout en haut. Oui. On pourrait faire une bulle. C'est pas le tout mais j'ai envie de pisser le gars qui sort. <rire> voyez. Ce qui est rigolo c'est qu'il y a les enfants, lui il est à côté des enfants, il est mmh. en train de peindre, il regarde comme si il nous regardait il nous, nous, nous qui nous, sont oui. en train de regarder la toile mais en fait non, il regarde le couple royal parce que le couple royal lui on le voit dans un miroir, ouais, au fond de la pièce. Voilà. Ça, ça c'est très bien foutu. quand Il y a déjà oui. le chien de Drucker devant. <rire> c'est de la 3D, en fait. Ah, c'est un peu ça. Elle est d'ailleurs inquiétante, la petite blonde qui est devant. Mais, mais ça, c'est une infante. Elle est inquiétante, l'infante. Quand, quand vous dites que ce sont des, les dames de compagnie, oui, mais de l'infante royale. pas de. Euh, quand j'ai dit l'infante, il y a une dame de compagnie. Mais non, tu mais fais des visites de l'expo à quelle heure C'est l'infante, attendez. C'est l'enfant qui se moque de la fille Le Pen, c'est l'enfant Trin Marine. Oh, oh, oh, oh. Ah bravo. Oh. Bon, il y, y a la Vénus au miroir, hein, non, elle y ah, est. ta fameuse Vénus voilà. euh, elle elle y est mais, tata... mais, mais c'est vrai que les ménines, <rire> les ménines n'y sont pas, voilà, c'est quand même la... parce qu'elle est pas transportable comme non. vous l'avez dit paraît elle, elle est est pas transportable. comme Christine. <rire> <rire> Et puis de toute façon, ils n'ont pas envie. Elle est au Prado ouais, euh, à Madrid. Ouais, Prado. Ils n'ont pas envie de la donner, quoi. Ils ont envie qu'elle reste. Euh, C'est comme nous la Joconde. On la donne jamais la Joconde. Ah on la prête. La on va la, la, la, la prête. Elle a voyagé vers les États-Unis. Il y a longtemps, très longtemps. C'est André Malraux qui l'avait accompagnée. Mais elle a mal supporté. les à l'époque, il faisait un petit brin de cours à la Jackie en même temps. Elle a mal supporté le jet-lag. En fait, elle avait des cernes à l'arrivée, en truc. Et les gens ont pas reconnu le tableau. Elle a pris un coup dans la C'est surtout quand ils l'ont enlevé, il l'avait remplacé par la vache Kyrie, c'était vraiment pas une bonne idée. <rire> Quoique le sourire de la vache Kyrie est plus intéressant que celui de la joconde. À vous trouvez Ah oh oui, c'est plus joyeux. De toute façon, on a des copies du tableau. Il y en a, il y a une copie chez Stevie. Bien il y a, sûr. Il y, a, il, y a, il y a 58 autres copies dans les caves du Louvre, plus celle de Stevie, ça fait 59. 59. Et l'original, vous comptez, ça fait une minute, 60 jokers. <rire> bon oh Alors vous la trouvez belle vous, Geluque, cette toile C'est un peintre absolument <rire> génial oui. qui, et qui annonce Goya. Christine a voulu aller à l'exposition <rire> hier, c'était l'inauguration, elle était, et puis les gens sont partis, ils ont dit, ah oh bah non, Botero, on a déjà vu. <rire> <rire> RTL Les grosses têtes de l'été. années 80, 83, très exactement, It's a Raining Man, c'était les Weather Girls, c'était bien sûr sur RTL. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été, sur RTL, Laurent Ruquier, RTL Petit Matin. Bonjour, c'est bérénice bourgueuil et n'oubliez pas, demain, on met tous notre réveil à 5h sur RTL, au menu des jeux, de la musique, de l'info, et même des animaux.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 Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Bernard Leconte, qui est journaliste et spécialiste du Vatican, vous le savez peut-être, et avec Philippe Laura, il publie un magnifique ouvrage qui s'appelle « En tête-à-tête avec les papes qui ont changé l'histoire ». Et le 2 va sortir en tête à tête avec les papes. <rire> Non non, on va parler de choses chose. Mais mon Dieu, mais c'est pas possible On va parler de choses saintes Et en plus, d'un moment de l'histoire Qui va intéresser Fabrice Puisque cela concerne l'empereur Et le pape, évidemment Qui était là au sacre de l'empereur avez... ouais, Le pape Pissette. Le Pissette, envie, oui. Non, ça a toujours fait plaisir Dans les écoles françaises Et oui, ça a toujours fait rire Tous les écoliers, ah, le pape oui, oui, oui. Pissette Alors il faut dire, et ça c'est raconté Dans le magnifique livre en tête à tête avec les papes, il faut dire que en 1804 donc Napoléon n'a pas été tendre avec Picet puisqu'il a exigé de lui qu'il se déplace pour son sacre, pour le couronnement, il l'a fait quand même attendre pendant 1 h 30, nous racontons dans cet ouvrage ce que j'ignorais, le jour du sacre après l'avoir fait attendre donc pendant 1 heure et demie dans le froid près de l'hôtel de la basilique Notre-Dame, au dernier moment Napoléon lui a fait savoir quelque chose qui était l'injure suprême. Comment Napoléon a-t-il humilié une dernière fois le pape Pisset ah, Il oui. s'est couronné lui-même oui, Bonne lui réponse de Fabrice C'est oui Il s'est couronné lui-même, il a mis sa couronne lui-même ah, lui sur lui la tête. Oui. alors que bon, normalement, Il adorait se couronner, il était beau qu'à ça <rire> <rire> oh, enfin, oh. normalement, il est pas frère oh. Tu oui, non elle est, elle est sympathique. Bon, elle est non sympathique. ça prend le contrôle de maître Fabrice oui, je suis pas viré tout de suite j'aime <rire> assez moi ce genre de truc Monsieur le Comte bonjour bonjour, bonjour. Bon, vous, Fabrice connaissait évidemment l'anecdote faut dire qu'on la voit sur la célèbre toile signée oui, de la David c'est David, David. Non. David. Non. De oui, David. David ou Jonathan c'est l'un ou l'autre il ah y a eu plusieurs il y a gros mais a alors il y avait sur le sur la toile il y a une erreur c'est que la mère Laetitia est représentée alors qu'elle n'était pas là. Exact. Monsieur euh, oui, le comte, oui. tout ça est bon Absolument, tout ça est parfaitement exact. Vous savez ça comment le pape VII a annoncé ça à Napoléon Il lui a dit « Tu touches pas à la couronne, je vais faire ça moi-même <rire> ». Je dis ça à mon dentiste d'ailleurs parfois. Et, vous savez, Napoléon c'était un, un grand empereur, mais c'était aussi un petit teigneux euh, qui supportait pas qu'on lui résistât. Non, euh... Vous n'avez pas une maison en j'espère. <rire> Parce qu'un petit teigneux de notre empereur, on n'aime pas beaucoup ça. Hein, non, mais les, les petits teigneux à talonnettes, on connaît bien, nous, en France. C'est histoire. Oh, Alors là, non. là. <rire> Et en tout cas, l'empereur voulait réconcilier les Français, c'était ça sa grande idée. Et il a voulu réconcilier les, les catholiques, notamment, après la Révolution. Et donc, tout ça, c'était une stratégie qu'il avait mise en place pour réconcilier les Français avec la religion, avec le pape, mais évidemment à ses conditions. Quand il a expliqué au pape qu'on allait faire un, un, un concordat à nouveau entre la France et le Vatican, il a dit, évidemment, le concordat, c'est moi qui le fais, c'est à mes conditions, et c'est sans discussion. Ce qui, évidemment, pour le pape, est un petit peu euh, difficile à admettre. Sans compter qu'après, deux ans plus tard, euh, il se déclarait empereur de Rome, et, et, et, oui. et, et lui, le pape, seulement souverain, c'est bien ça Alors, il se dit maintenant empereur de Rome, et il dit au pape, voilà vous inquiétez pas, vous restez euh, monarque, mais vous êtes mon... Euh, euh, <rire> mon, mon, souverain, mon souverain, je suis votre souverain, plutôt. Et donc, il dit, voilà, Rome, maintenant, ça sera donc une partie de la France. Euh, en 1808, Napoléon explique même que Rome et la région de Rome deviennent un département français qui s'appelle les Bouches du Tibre, et évidemment, tout ça ne plaît pas au pape qui l'excommunie. Et donc, après, ça va être tragique, puisque... Napoléon va arrêter le pape, il va l'emmener en prison pendant trois ans, oh. jusqu'à le faire venir, donc à Fontainebleau, euh, pour essayer de régler un petit peu tout ça. Mais moi, je lui ai dit, on n'arrête pas le pape, on n'arrête pas le pape, <rire> on le met un peu à l'écart, on n'arrête pas le pape Et pourquoi sur la toile de David, on voit Stéphane Bern euh, le... <rire> Qu'est-ce que vous avez mis pour Jean-Paul II Euh, je crois que c'est le pape qui a redonné l'espérance ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Pidouze, plus en fait, Pidouze. Mais Pidouze, oui. Non, Pidouze, je ne le mets pas dans les papes qui ont changé l'histoire comme les dix autres. J'aurais pu Inno... le mettre. Euh... Innocent5, vous mettez quoi Ah, Innocent5, je pas. Moi, à mon catalogue, j'ai Innocent3, si vous voulez. Oui, hein, ah, ouais, euh... le 5 est vachement meilleur. Pour... <rire> <rire> Innocent3, la papauté au centre du monde. Et, et le pape qui a inventé l'Europe, comment il s'appelle Alors, c'est Grégoire Ier qui Grégoire le Grand, alors quand on dit inventer l'Europe, il faut savoir ce qu'on dit, en réalité, c'est le premier qui ait prononcé le mot Europe dans un, dans un document pour décrire cette partie du continent sans l'Afrique et sans l'Asie. Ah. Et le pape qui était une femme Alors ça, c'est la légende Jeanne. de la papesse Jeanne, c'est tout à fait autre chose, mais celle-là, elle mériterait toute une séance des grosses têtes. après ah ouais, on touche les couilles de tous les papes à cause d'elle. Et voilà Vous savez, on, on disait « duos abet et bene pendentes » en latin, c'est-à-dire ouais. « il en a deux et elles pendent bien ». C'était pour bien montrer qu'il était un homme et non pas une femme. Cela dit, je vous rassure tout de suite, c'est une légende. Ah, c'est vrai Eh ah. oui. Il n'y a pas eu de pape femme Et non. Bon, oh, oh, oh. je suis désolé. Et Conchita Wurst, elle existe vraiment Alors. Ah. <rire> Bernard Lecôte, Philippe Laurent, c'est chez Grunt, édition tête-à-tête tête avec les papes qui ont changé l'histoire. Je vous l'offre, Fabrice. Je vous bon, remercie. D'autres questions, donc forcément d'autres sujets à venir. Avec Isabelle Mergot, Yann Moix, ou encore Florian Gazin. Une question pour Amélie Daubourg, qui habite le Plessis-Robinson. C'est en 1740, grâce à Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, que ceci a paru pour la première fois. Mais quoi donc Gabrielle Suzanne de Villeneuve. De Villeneuve. Paru, c'est une édition Ah oui, on peut parler d'une édition, c'est la première fois que cela a paru chez nous en France en 1740. Un dictionnaire Grâce à Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Mais qu'une femme a écrit un livre, un roman de femme Ah non non, il y avait déjà eu des femmes qui avaient écrit avant. Non mais là, ce que nous a apporté en France Gabrielle Suzanne de Villeneuve en 1740, tout le monde le connaît encore aujourd'hui. Le droit de la femme. Le droit de la femme. Non, un dictionnaire. Un, un dictionnaire. Un dictionnaire. Un dictionnaire. Non. Le Guide du Routard Le Guide du Routard, non. <rire> c'est pas un roman, Laurent <coughs> Un livre de recettes Un roman euh, Un roman, pas tout à fait, mais on n'est pas loin. Un, un conte Un conte Un La oui. Belle et la Bête La Belle et la Bête, il est malin. Excellente ah oui. réponse de Florian Gazan. Eh oui sort aujourd'hui euh, la version euh, humaine du dessin animé La Belle et la Bête, qui d'ailleurs avait déjà été un film, oui, évidemment, Cocteau. de Jean Cocteau. Et ce sera d'ailleurs l'objet de la question suivante, parce que tout le monde se souvient de Jean Marais. Enfin, oh, tout le monde oui. se souvient les plus anciens, hein, pas les plus jeunes. mais mmh. euh, Les moins hétéros aussi Comment ça S'en souviennent. Comment ça les moins hétéros ah, Elle fait de la hotting. Ah non, non moi j'étais amoureuse de Jean-Marie quand j'étais petite. Alors vous hein. confondez avec la Belle et la Bête vous. Oui. <rire> Jean-Marie n'était pas homo. Et Jean-Marie faisait la Belle et la Bête. Vous connaissez l'anecdote de Jean Cocteau se rendant chez André Gide Allez-y, il arrive et le le maître de maison de gîte dit vous venez pour le maître Et Cocteau répond <rire> non, je viens pour le voir. <rire> J'adore Non, Mais enfin Jean-Marie dans la Belle et la Bête. D'abord j'ai même pas encore. La question c'est qui jouer la belle La question est ah bah Maintenant vous devinez les questions, ah ouais. vous. C'est ah oui. pas Maria Casares non. non, Josette Des. Oh là là là là là là. C'est Josette Day. Encore une bonne réponse de Florian Gazan et de Yann. Et il l'a dit avant oui, vous. Mais mais ouais, tu nous ah laisses mais pas, pas le temps de dire des conneries. <rire> <rire> quand tu dis des conneries, c'est très long. Vous met de l'ambiance. Josette Day, il fallait le faire quand même, hein, de souvenir de ce nom de cette actrice qui a démarré au temps du Muet. Elle avait 5 ans quand elle a joué pour la première fois dans le cinéma Muet. Après, elle est devenue Petit Rat à l'Opéra de Paris. Puis, elle a rencontré Marcel Pagnol, dont elle est devenue euh, la compagne. Et c'est elle, Josette Day, qu'on voit dans La fille du Puis avec mmh. Rému et Fernandel. Et puis, effectivement, quelques temps plus tard, c'est elle qui joue la Belle dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau aux côtés de Jean Marais, un film de Jean Cocteau et René Clément. Et aujourd'hui, on a une nouvelle version avec Emma Watson qui sort sur les écrans. La Hermione <coughs> de Harry Potter. Ah oui, alors ça, c'est pour les jeunes alors. Oui, euh, c'est ouais. pour vaut les jeunes. Vaut mieux dire, dans ce sens-là, son, son nom, euh, euh, Josette Day que des Josettes. Ça fait... Ça fait... Euh... <rire> Si c'est intéressant. <rire> jusqu'au bout. Et en tout cas, c'est Gabrielle-Suzanne de Villeneuve qui en 1740 a rapporté pour la première fois ce conte en France dans un, un recueil qui s'appelait La jeune américaine et les contes marins et on ne connaissait pas encore La Belle et la Bête avant même si c'est on va dire une légende qui remonte encore il y a plus longtemps mais c'était pas encore arrivé chez nous chez nous en France c'est une belle légende d'ailleurs La Belle et la Bête merveilleux à vous aimez vous à Isabelle est-ce que vous vous souvenez qui chantait dans la dernière version de Disney qui chantait dans La Belle et la Bête voir non <rire> <rire> c'est pas Aznavour qui chantait C'était Charles Aznavour et Liane Folie. Et c'est évidemment Charles Aznavour qui Mais fait la belle. C'est quoi la bonne... <rire> <rire> Mais la morale de cette histoire, c'est quoi C'est qu'une femme il... belle peut tomber amoureuse d'un homme qui est laid Que le physique n'a pas d'importance Bah t'as raison, il était blindé Il habite dans un château, il a plein d'argent et tout ouais, ça Ouais, mais elle était oui, mais... attirée par ça Non, bon, non. non, non elle, elle était attirée par ses roses Non, parce que dans la, dans, dans la Belle et la Bête, c'est un homme qui, qui qui apprend des choses à une femme. Il y a d'autres contes comme ça, le dernier oui. tango à Paris. Oh. <rire> oui, ouais. mais c'est marrant comme tu ne penses qu'à euh, aux histoires de cul, toi. Que ça. Mais ouais. je trouve que les contes ne sont pas très, très moraux. Le petit pousset, c'est comme des parents ignobles qui essayent oui. de, de perdre leurs enfants. Et dans Peau d'âne, le roi, il veut baiser sa mais fille. Oui, c'est oui. insensé ça, bizarre. et on apprend ça très à nos chaud, enfants. Quand. Et qu'est-ce qui te choque là-dedans Je comprends pas. <rire> <rire> Mais le petit pousset parce qu'il était constipé il paraît <rire> Il chiait des cailloux d'ailleurs <rire> ouais, C'était des calculs du petit pousset On a écouté franchement On est là en train de parler de la Belle et la Bête Qui sort aujourd'hui avec Emma Watson Qui chante elle-même il paraît dans le film Je ne sais pas si vous connaissez la chanson Valérie de la Bête Parce que je sais que vous aimez chanter Valérie la... euh, Non non je ne connais pas la chanson de la Belle et la Bête Et vous ne me ferez pas chanter Parce que moi je ne chante pas à capello <rire> Vous seriez formidable dans la belle et la bête. Euh... Quel rôle, quel Quoi? rôle Allez-y, allez-y, Mais allez non, mais la a tout de suite. Pour lui jouer la belle ouais. vraiment. En plus vous aimez bien <rire> les hommes un peu, vous voyez, moches et les non. roses. Mais c'est vrai. Pas et sûr on... que Bénichou soit libre A <rire> À chaque fois que je vous vois en couple, c'est avec un type un peu, vous voyez, <rire> ouais, c'est un peu réparer les vivants quoi. Et <rire> <rire> oui, que... la belle et la bête, c'est vous quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'en post synchro, tu peux faire la bête. <rire> non mais franchement, avouez que vous êtes plutôt attiré Tiré par les hommes un peu laid mais qui se trouve que j'aime les les, les les hommes brillants j'aime les gens intelligents bah, ils sont j'aime quand on m'apprend des choses et bah oui mais la plupart du temps ils sont moches raison, parce que moi j'aime les beaux gosses et c'est vrai qu'ils m'ont pas appris grand chose <rire>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 Jérémy Frérot, revoir après trois ans de succès ininterrompu. bien le duo. Frérot de la Vega s'est séparé, sachez-le, en juin 2017 et Jérémy Frérot eh bien, revient donc en solo cet été avec ce premier titre et un album qui verra le jour au mois d'octobre. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Requier. RTL. Quel est votre signe Christine Haas, Laetitienne Allais.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 Que de bons moments, rien que pour vous, sur RTL. Avec Laurent Ruquier, ses grosses têtes, Dany Boone était là, oui oui, Jean-Philippe, et puis bien sûr, Bernard Mabille. Une question culturelle pour Nadège Vatier, qui habite en Zin. C'est dans le nord, ça aussi, en oui. Zin. Euh, Je ne sais pas où exactement, mais c'est dans le nord. C'est près de Valenciennes, en Zin. Ouais, Il y a là. une salle de spectacle, d'ailleurs. Est... Ouais. J'ai ouais. vu, vu Raymond Devos pour la première fois, en Zin, d'ailleurs. Bonjour les grosses têtes, je vous adore, vous nous faites rire tous les jours et ça nous met de bonne humeur. Un petit bonjour particulier pour Christine Bravo que j'adore. Ah, bravo. Dinadège dans un, vous voyez C'est mignon. Les gens sont très malheureux là-bas, dans <rire> <rire> La question, attention, est très difficile et elle concerne Sinon. Car en effet, Sinon était un espion. Mais pour quelle raison a-t-on retenu, ou pas d'ailleurs Vous allez me le prouver, le nom de Sinon. C'était pendant la dernière guerre Du tout L'Antiquité L'Antiquité peut-être pas, mais la mythologie en tout cas. Ah, donc il n'a pas existé. Ah oh, bon, on ne sait pas trop dans, dans la mythologie ouais. ce qui a existé ou pas, vous savez. C'est quelqu'un qui rapportait ce qu'il avait entendu, quoi, c'est ça Non. Ah bon Il y a une expo sur lui ou il y a quelque chose Non, mais ça peut apporter, monsieur... monsieur euh, oui, Mabille. Euh, ma euh, ma <rire> Dès qu'il dit pas le gros, il connaît plus mon nom. <rire> Non, mais il y a eu, m a b hein. Vous voulez savoir pourquoi je vous pose cette oui, question voilà, C'est ça, voilà. monsieur Bernard, oui, oui, mon oui, bon voilà. Bernard. Ah, merci, monsieur. C'est simplement parce qu'il y a eu un documentaire qui a été diffusé ces jours derniers sur France 5. Et là, vous auriez su, évidemment, qui était sinon si vous aviez vu ce docu. J'ai vu docu, mais pas celui-là. <rire> Vous connaissez tous cet épisode de la mythologie grecque. C'est la guerre de Troie. Sinon était un espion grec, c'est la guerre de Troie. Alors qu'est-ce qu'il a fait Le sinon cheval, il le cheval. dans la guerre Alors il était Dans, dans le cheval. cheval. Il n'était pas dans le cheval. Il l'a laissé rentrer. Il a laissé, c'est lui qui a ouvert le... Non. Alors c'est pas lui qui a ouvert, c'est lui qui a prévenu. Fabriqué. Non, non, non. Non, non, non, non, non Il non. était jockey Non, <rire> Il travaillait pour les gens qui étaient dans les le chevaux. C'est lui, lui qui a introduit le cheval dans la ville. C'est lui qui a héni dans, dans le cheval en bois Non, mais c'est lui, je vais vous accorder ouais. la bonne réponse. C'est lui qui a incité les Troyens à accepter ah, voilà. en ah, le cadeau, cadeau le cadeau. cheval voilà. de Troie et à laisser s'ouvrir les portes voilà. pour que le cheval de Troie entre euh, dans dans Troie puisque euh, c'était le but évidemment il était espion pour les Grecs ah. Et, vous voyez il était avec les Troyens il leur a dit laisser rentrer le cheval. Ouais. Eux, ils se sont dit :« Bah oui, après tout, c'est un joli cadeau, ce cheval. » Et là, évidemment, quand un cheval s'est ouvert une fois à l'intérieur des murs, paf Tous les Grecs étaient à l'intérieur. Ah oui. Nikos, Manal <rire> Tant bien fait de prendre un cheval. Ça aurait été un Tequel. C'était plus difficile. Hein. Non, mais c'était un cheval arnaché d'or. Mais oui. C'était une œuvre d'art. Oui, c'était oui. pas parce que les gens ils s'imaginent c'est un cheval, tu vois. Et... C'est vrai non. que c'était arnaché d'or. Vous avez raison de le dire. Voilà, c'était. Il non mais c'était vraiment très beau, le cheval de 3 Les gens, y croient que c'était genre un truc à bascule. Ils sont cons, les gens. Vous connaissiez ça, Monsieur Jean-Philippe Le cheval de 3 quand même. J'ai eu deux sur mon ordinateur. Comment ça C'est ce qu'on appelle ça, des Trojanorsus. Quoi quoi, quoi quoi Quand as des virus sur son ordinateur, ouais. ça s'appelle un cheval de ah, Troie. Ah bon Toi, t'as ouvert des emails de cul, toi. Voilà, c'est ça, je peux avoir. <rire> et donc, ça ça met un verre dans ton ordinateur, enfin un virus, et puis euh, ça s'appelle un cheval de euh, Troie. Par vrai. rapport à, euh, au fait que ça rentre en dedans, et puis euh, oui. voilà. Ouais, parce que t'as pas de <rire> Non mais il faut se méfier quand même des cadeaux que vous font vos ennemis, euh, Pierre Bénichon. Ah oui, oui Tu mets au ça te donne un Je crains les Grecs et jusqu'à leurs cadeaux. En enfin, fait, ça vous dépasse un peu. <rire> ah non, moi, mais, je, moi là, là, je crains pas les Grecs et leurs cadeaux. <rire> Non, mais vous avez, enfin, écoutez, Vous avez ah. dû avoir des relations avec des femmes quand même de temps en temps, c'est pas parce que vous n'êtes pas né Stewart tout de même <rire> Non, non, non, et puis après quand tu es dans le nord as la pression sociale, catholique, familiale qui fait que t'essayes de te persuader, que t'es comme tout le monde alors tu vas, t'essayes, tu fleurs, et tu tout ah, je tapais dans le toche, j'étais le roi du poulailler moi ah ouais <rire> C'est-à-dire. Qu'est-ce que t'as plein de fleurs des aventures, en plus moi j'étais dans un collège et lycée privé, j'étais chez les bonnes soeurs donc tu vois, j'ai une image de la femme, tu m'étonnes que je suis devenu homo, c'est normal Je voyais des culottes comme ça, pendues dans la cour de l'école, c'est normal. Mais j'ai eu des aventures. Mes premières aventures étaient avec des femmes et tout ça. On se brossait les cheveux, on mettait du vernis. C'était à la sainte, il m'a enculé, conception. Ah oui oui, la dernière, en date. Alors pourquoi vous avez arrêté Parce qu'elle avait une trop grosse bite. <rire> J'imagine à bord d'un avion, les passagers tentent de vous draguer. Ouais, on me ah donne et... des cartes de visite et tout. Ah non. oui, les mecs draguent les hôtesse, donc j'imagine que les femmes draguent les stewards, non Ben oui, si, c'est si. Tous de la jetée. C'est même assez, oh. c'est même assez flatteur. Ah oui Et ça prouve que ça se voit pas non plus. Je suis pas grosse Tarouze non plus, tu vois. C'est <rire> <rire> une fierté. Eh bien. Oui, mais oui, oui. Non, mais quand tu, <rire> quand tu tortilles, quand tu tortilles, on croit que c'est les mouvements de l'avion. <rire> <rire> Lui, je, tombe, je tombe sur les gens qui me plaisent et je fais ah, encore une turbine. Première Radio de France. Il est 17h. Les infos marie Mollet. Fin de l'épisode caniculaire. Météo France vient de lever la vigilance orange sur toute la France. En revanche, l'alerte aux orages a pris le relais dans 17 départements des Pyrénées-Atlantiques à l'Allier en passant par la Drôme. Et alors que la canicule s'estompe, les agriculteurs tirent le bilan des dégâts pour certains des hectares de culture brûlés par un soleil de plomb, en particulier dans l'Est. Et on y reviendra en détail dans une heure. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et l'invité d'RTL soir, présenté par Vincent Parisot. La commémoration de la bataille Amiens vient de s'achever en la cathédrale Notre-Dame. Elle s'est déroulée en présence du prince William et de la première ministre bri britannique Theresa May. Côté français, c'est Florence Parly, ministre des armées, qui a suivi cet hommage. La bataille d'Amiens était celle qui avait fait basculer la grande guerre. Première victoire des alliés sur l'armée allemande. Plus de 3000 personnes ont été conviées à cette cérémonie aujourd'hui. Militaires au civils, notamment des enfants d'anciens combattants. Un vote important aujourd'hui en Argentine. Le Sénat est en train de se prononcer sur la légalisation de l'avortement. Si la loi est ad adopter l'Argentine serait le troisième pays latino-américain à autoriser l'IVG après Cuba et l'Uruguay. Mais le vote n'est pas acquis. Selon les dernières déclarations connues des sénateurs, le projet de loi pourrait être rejeté d'une courte majorité. La compagnie Ryanair supprime plus de 400 vols qui étaient prévus sur la journée de vendredi pour cause de grève. Les pilotes allemands ont rejoint le mouvement social entamé par leurs collègues irlandais, suédois ou belges. Les syndicats de pilotes demandent une hausse des salaires et de meilleures conditions contractuelles. Le football et la pleine saison du Mercato, le gardien espagnol Kepa Arrizabalga vient de mettre fin à son contrat avec son club de formation, l'athlétique Bilbao. Il s'est donc acquitté des 80 millions d'euros de sa clause libératoire. Le portier de 23 ans est pressenti pour rejoindre Chelsea. Et puis en natation, il y aura deux Françaises aujourd'hui en finale du 100 mètres au championnat d'Europe de natation à Glasgow. Ça se passe dans moins d'une heure. Charlotte Bonnet et Marie Vattel se sont qualifiées en réalisant les 3e et 6e meilleurs temps des qualifications.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 Marseille maximal à Strasbourg 32 degrés. Vous écoutez RTL, il est 17 h minutes. on retrouve tout de suite Laurent Ruquier et ses grosses têtes C'est reparti effectivement pour les grosses têtes de l'été ce jusqu'à 18h. On va retrouver Olivier de Carsozon, Stevie Boulet, Jean-Jacques Perroni ou encore Sophie Davant, Stevie D'ailleurs que vous pouvez retrouver d'ailleurs en ce moment pour euh, la pièce euh, numéro complémentaire. C'est à la Comédie Saint-Martin à Paris et ce jusqu'au 30 septembre. C'est vrai, dit que vous êtes heureux de revoir Olivier parce Ah, mais que je suis content. Vous n'étiez pas là, je crois, la dernière fois Non, je n'étais pas là. Quand mais... il est revenu, et Olivier s'est inquiété. Il m'a dit, mais que <rire> fait Stevie Où est-il Mon mousse préféré ah, Je suis content de savoir que nous sommes toujours son pôle Nord, en tout cas. Tu voilà. vois pas, tu exagères un peu. <rire> Le pôle noir, c'est par rapport aux pingouins <rire> Non, mais bon. Vous avez fait des choses ensemble, déjà. Ah bon Ah oui, oui quel oui. genre oh, là, Des déplacements, voilà. des, des soirées aussi. Non. A... <rire> des... Attends. Attends Une fois, maintenant une fois je me suis saoulé de la gueule avec l'équipe technique à Lyon et t'étais là mais j'ai jamais, jamais passé une soirée avec des mecs comme toi. Excuse-moi j'ai plus de vie et moi, bah, ouais. que Tu, tu sais il, changé, il. Hein. il bon. a changé depuis que t'es pas venu il est pas en sixième maintenant. Hein. Il, <rire> il, il s'est parlé. Il a appris à écrire et il sait parler. Madame Davant est impressionnée aussi par le retour d'Olivier de Carsovin. Alors d'abord, je suis impressionnée d'être la seule femme ici et d'occuper la place d'Ariel Dombal, donc c'est énorme. T'inquiète ils rare, ont ça... désinfecté. <rire> Alors, je suis fan d'Olivier. Pour moi, c'est le Olivier à la vie la plus luxueuse que je connaisse. Voilà, mon objectif, c'est de devenir Olivette de Kersauson. C'est-à-dire l'épouser Bah oui, mais il a choisi une chinoise. Donc, ça fait longtemps que je lui une chinoise pour lui l'appeler autrement. quand même Une chinoise. Je dirais à mon épouse que tu as tu n'es pas pour raciste à son égard. Mais c'est toi qui l'appelle comme ça. Bah non, bah oui, parce que c'est une chinoise. Elle est vraiment chinoise. Non. Ah non, mais elle est très jolie, moi j'ai... Elle euh, ah, le chinoise, est jolie. <rire> il y en a bah, oui. <rire> oui, sur un milliard, il peut y en avoir une, <rire> quand même. C'est une vraie chinoise, une vietnamienne cambodgienne Non, c'est... De mère chinoise et de père anglais. Oh là ah, là tôt. Mais tu où tu à la rentrées Tu la rentrées où Je dérouille. <rire> ah oui, <rire> parce que imaginez. les femmes comme ça, ça tient la barre. Attention. C'est une c'est ah, une C'est le rôle d'une femme, hein Oui, mais en même temps, c'est bien de le matin un peu le carceau. Ah oui non, non, Ah oui, oui, oui, oui. À mon avis, il ne doit pas faire ce qu'il veut à la maison. Je fais tout ce que je veux. Oh là là là oui, oui. Ah ben, je me lève quand il dit. <rire> Quand le dieu me dit d'aller me toucher, eh bien, je peux rester encore 5-6 minutes à regarder mon dessin animé. Gérard Juniot est particulièrement heureux aussi de retrouver son ami Olivier de Kerson qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps, Gérard. Oui, mon ami, oui. Les quelques coups que je t'ai donnés avec tendresse amitié et amitié. C'est le mot tendresse que je retire. <rire> T'as l'air de t'avoir marqué. Oui, oui. Je sais pas si Mais je suis là, bien placé. Moi. Mais là, il va toujours les mêmes battoirs. Il a pris un peu d'abdominaux. Pourquoi il vous tape Dès que je disais, il, il balance des saloperies à tout le monde. Dès qu'on balançait un truc contre lui, immédiatement, il essayait de me taper. J'avais pas assez d'esprit pour rivaliser contre lui, donc j'étais obligé de cogner. <rire> ah, c'est ça, ça. Quand les gens n'ont plus de mots, ils tapent. Et oui. Ouais. Ben oui. D'où l'importance de la lutte contre la Et la faim, la <rire> <Et> puis, <rire> <rire> puis je crois me rappeler que vous êtes marin vous aussi, Gérard. Hein, vous avez fait du bateau pendant un oui, temps. Hein. Moi aussi j'ai fait du cinéma. <rire> <rire> J'ai eu, eu aussi beaucoup de naufrages. <rire> Il est temps de passer une première citation. C'est pas ça pour toi, hein. Non, non, je je fouille, pour attends, moi. moi, je connais Je être ce que j'ai fait en bateau, mais est ce que tu as fait en cinéma, je le sais, oui. En fouillant, <rire> en fouillant dans les poubelles de l'audiovisuel. <rire> non, mais rassure, c'est amical, amical, amical, de, protesté, ah, de oui. Vous le défendez parce qu'il vous ressemble. <rire> <rire> Et ben c'est euh, bien pour eux <rire> Une première citation pour Jessica Schaeffer qui habite cou dans l'Ardèche qui a dit autrefois j'étais indécis mais à présent je n'en suis plus très sûr. J'étais ah, indécis. Indécis, pas imbécile, indécis. Indécis. En C'est un anglais. En indécis. Un un c'est pas indécis euh, comme en Suisse. C'est vrai que c'est traduit. Hein. Autrefois j'étais indécis, ouais. mais à présent je n'en suis Oscar plus. Oscar Wilde. Ce n'est pas un homme politique. Woody Allen Woody Allen, non. C'est américain ah, C'est pas américain. Anglais. Oscar Wilde. Ce n'est pas Oscar Wilde. Non. Churchill. Anglais Churchill, non. Anglais Anglais, anglais non. Espagnol. Espagnol, non plus. Italien Russe. Qui a dit italien C'est vous le gros Bernard Oui. <rire> Bernardo <rire> oh, arrêtez, oh, bah, bon. Il serait pas l'italien il, il est gros, il est gros, c'est tout J'ai voulu dire le bon Bernard Elle était belle comme un <rire> C'est vous le bon Bernard Oui, Et beau comme un italien Quand tu sais qu il sait qu'il aura de l'amour Berlusconi alors C'est un italien, ce n'est pas Machiavel Ce n'est pas Berlusconi Casanova Casanova non plus, merci C'est un, quel... un de... comédien de... Un comédien, non De quel siècle Marcello non. Dante Contemporain, il est mort en 2016. Ah, ah, Umberto Eco. Bien. Umberto oh, Eco, bravo. bonne réponse. Magnifique. Bravo. Vous avez vu sa chemise Il a une chemise incroyable, monsieur Peronil. Qu'est-ce que vous dites Sophie elle, elle est magnifique, sa chemise. Ah, elle est incroyable. Je trouve qu'il devient de plus en plus sexy, non Ah, vous trouvez ah, Mais ah, qu'est-ce qu'elle a mettez en chaleur. <rire> avez... hey, Ça, tu commences à prendre tes gouttes. <rire> Tu vas voir dans un instant elle va se taper Stevie Ah, ouais. ah bah les courageuse <rire> <rire> Elle eh, vous plairait Sophie d'avant Stevie Oh bien bourré oui <rire> Oh bien bourré oh, oh, oh. Ah. Ah, est ah, mère, elle est très belle, elle est très belle. Mais Comment je... tu parles aux femmes Moi bourré, pas elle. Moi bourré, toi, madame ah, ouais. Parce que moi, quand je bois un petit peu, je suis un peu chaud, donc euh, oui. J'ai une autre citation, si vous voulez Ça m'étonne pas. <rire> ah oui, c'est vrai que j'en prépare pas mal. Hein. Pour Aurore Equé, citation culturelle, madame Equé habite Nancy, elle espère 300 euros, qui a dit « Le premier qui compara la femme à une rose est un poète, le second est un imbécile. » Sacha Guitry. Sacha Guitry, non C'est français C'est français. Louise de Villemorin. Non, c'est plus vieux que ça. Ouais. Ouais. Villemorin, c'est pour les fleurs. Pas de Villemorin, ouais. mais plus vieux que ça. 18e <rire> Alors, c'est du 19e. Du 19e, 19e. C'est un poète ou un romancier C'est un écrivain et un ouais, poète. Théâtreux Un, un, un, un poète. Il avait, Il avait une moustache Il avait une moustache. Bon, ça va. Ah, Victor ah, Hugo. Ouais. Comment vous savez ça vous Parce que euh, je sais qu'il avait une moustache, c'est tout. <rire> che Guevara. Che Guevara. <rire> Ah, ah, ah, Adolf Hitler, Salim d'Adolf Souza. Alors, c'est pas... Euh, il, Alexandre est français, Dumas. il est français. Ah, il était français, oui. Ça va ouais. être français, il était français. Alors, Anatole pas... France. Anatole France, non. Alors, ah. c'est pas Hugo, c'est pas Dumas, c'est euh, Flaubert. C'est pas Flaubert. Zola. Zola non plus. Non. Brassens euh, le premier qui... Brassens au 19ème Il avait une moustache Brassens <rire> Ça, ah ouais. Verne. Un poète Un poète Un, poète. Jules Verne. Le premier qui un compa... poète Oui un poète oui. Le premier qui compara la femme à une rose au Est un poète Le second est un imbécile Gérard de Nerval Gérard de Nerval Deuxième bonne réponse de Jean-Jacques Perroni RTL Les grosses têtes de l'été Laurent Ruquier 100% d'eux Et cette passe elle est magnifique Elle est super 100% d'eux 100% de. Le tacle décisif. 100% de. Oh là là, quel arrêt, quel arrêt on... 100% de. La France. Oh, Cette saison, vivez 100% de la Ligue 1 Conforama sur Canal Canal Sport et Bein Sport avec Canal et l'offre Les chaînes Sport. Yeah. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition. 17h11 sur RTL, il est là à côté de moi, Claude-Pierre Santi. bonjour pour les courses. Alors, on discutait un petit peu hors antenne, et vous me disiez qu'en France, il y avait combien d'hippodromes Il y a 240 hippodromes en France. C'est fou ça. C'est une exception française, encore une exception française. Alors il est vrai que ceux qui sont les plus connus, les plus médiatisés, ce sont ceux qui organisent des courses premium, c'est-à-dire des courses PMU. Toute la France peut jouer dessus, et même de nombreux opérateurs, maintenant pays étrangers européens. Il y a énormément d'hippodromes qui organisent 2, 3, 4, 5, voire 10 réunions dans l'année. Et donc il faut se déplacer, il faut être sur place pour jouer. On est allé pas, regardez à combien d'hippodromes il n'y a pas 240 comme nous. C'est une, une exception, c'est-à-dire qu'il euh, y a plus d'hippodromes en France que dans tout le reste de l'Union Européenne. Ouais, ouais. J'aurais vraiment pas, pas Et donc Saint-Malo ouais. fait partie des hippodromes connus de, de parce que Saint-Malo organise des courses ouais. premium et notamment aujourd'hui, il y avait et une voilà. étape du Grand National du Trot. Donc c'est le Tour de France des Trotteurs qui a été gagné par Klingem, le grandissime favori, dérivé par Jean-Michel Bazir. Mmh. Donc Klingem, c'est le maillot jaune. La combinaison gagnante de ce euh, Grand Prix GNT à Saint-Malo, 13, 9, 5, 14 et 7, Isabelle. La sixième course a vu la victoire du 4, Cambo Magique, 330 30 2-10. Devant le 3, Caïd, 260. 60 Troisième place pour le 8, Ultra Tivoli, 3 euros placés. Quatrième, le 12, Bellinissimo. La septième course, un pic 5, l'arrivée provisoire. Succès du 2, Aesop, Outsider, à 56 contre 1. Devant le 5, le favori, Epsom Darian égalité. Troisième place pour le 12, presse 7 contre 1. Et pour le pic 5, on ajoute le 11, Eden de benville 15 contre 1. Et le 4, Elliot Nelwan, 170 contre Oula. 1. Concurrent le plus délaissé de la course. Celui qui va toucher le pic 5, ah ouais. à mon avis, va être très content <rire> ce soir. Voilà, dans une dizaine de minutes, le départ de la huitième et dernière course. Les résultats complets de cette réunion euh, Malwin, avec le pronostic pour le quintet de demain à Anguin. Mm -hmm. Le 32-10, où on, fait, où on le cite « On refait les courses, Isabelle ». Merci beaucoup, Claude Bien sûr, on vous retrouve demain sur FTL. À demain. À demain. Nous retrouvons Laurent Ruquier, les grosses têtes de l'été avec Stéphane Plaza, Valérie Mérès ou encore Jean Benghigi. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction le Pas-de-Calais, ah, vous allez me dire Jean-Philippe si vous connaissez Aurélien de Crémarest dans le Pas-de-Calais, vous voyez où c'est Crémarest Non. Ah bah il va nous dire Aurélien bonjour. Bonjour. C'est où Crémarest Alors c'est à côté de Boulogne-sur-Mer. Ah bah, bon ah faites quoi dans la vie Aurélien Je travaille à la SNCF. Ah, très bien ah. Toujours à l'heure Oui, toujours, bah, je suis à l'heure. Ouais. En tant que quoi Dans l'informatique. Dans l'informatique à la SNCF, Aurélien, vous écoutez les grosses têtes chaque après-midi Oui, Bon ah oui, le rien. Ça, je comprends pas, les mecs qui bossent, c'est qu'ils écoutent les grosses têtes d'après-midi, je trouve ça <rire> formidable. En replay, en replay. Bien ah, sûr, oui, vous écoutez vous en, -vous en... <rire> <rire> en... En poche Eh Ben oui, vous nous écoutez et vous espérez évidemment gagner un joli voyage. Oui. Un week-end à Paris, pourquoi pas, oh eh ben oui, dans un, un magnifique hôtel 4 étoiles, romantique à souhait. Vous choisirez soit l'hôtel Chateaubriand, soit l'hôtel George Washington, tout près d'ici, à deux pas de la ouais. rue Bayard, à deux pas d'RTL. De Aurélien, êtes-vous prêt Oui, je suis prêt. Demain mardi, ce sera la journée internationale pour l'élimination de, de quoi L'élimination Demain mardi Ce sera la journée internationale pour l'élimination de... – un rapport avec une dépendance. – Du tout. – Écoutez, je vais vous dire la misère, refus de la misère. – Alors, c'est pas mal, la misère, je prends la misère. La pauvreté. Un synonyme de la misère ?– La pauvreté. pauvreté. – ah, Voilà, l'élimination de la pauvreté, oh. c'est gagné !– Et oui, il y a une journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Là, j'ai d'ailleurs devant les yeux une carte de la pauvreté dans le monde Bah, ce ne sera pas votre cas parce que vous allez pouvoir partir dans un bel hôtel 4 étoiles. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse décombre, avec une réponse comme ça de partir dans un 4 étoiles. Ah, oui. il devrait ah, faire non. un don à une association humanitaire. Ah non, mais Mais tu le feras, mon oui, chou. On aura <rire> <ton salaire. rire> ta participation, mon chou. Non, mais enfin, franchement, c'est vrai que c'est un peu curieux de, de dire, on va éliminer la pauvreté. Avec une journée. Autant on peut la réduire, la pauvreté, l'éliminer, c'est un peu... ce qu'ils vont faire Alors, oh bah ils vont euh, éliminer la pauvreté ah, mais une journée seulement. Hein. Mais ça marche une nuit, une fois par an après c'est comme Sarkozy qui avait dit moi président, il y aura plus de SDF dans les rues quoi. Ah ouais. mais ils l'ont tous fait, ça tous oh, dit. Et Lionel pas. Jospin l'avait dit aussi, ah bon je me souviens quand il a été euh, candidat à la présidentielle juste avant euh, c'était en combien ça C'était en 95, 15, Jospin, il avait 4, dit aussi ouais. plus de SDF dans la rue si euh. Et en 2002 bah, aussi. oui, mais il n'a pas été élu alors euh... On saura jamais. <rire> C'est pas faut remarquer plus comme ça. Il a raison. Ah oui. Ah. Elle a, elle a un bon sens, Valérie oui. ah, vrai, Mais raison. moi, c'est pour ça que je pourrais être journaliste politique. Hein ah, oui, ah oui, oui, oui, ah, oui qu Qu'est-ce oui. qu que, que, que vous auriez je... demandé à Monsieur Macron hier soir, alors, si vous aviez... Euh... Ah non, mais moi, je vous ai déjà expliqué que je lui laisse un an et demi. Ah oui, oui, oui bah, on peut lui poser des questions. Et le sémentier, il est neutro, il ne faut pas savoir. Non, bah, bah, bah, déjà il, enfin, passe il son faut bac, quand quoi, même qu qu'il puisse faire bouger des choses, parce qu'en France, c'est pas facile de faire bouger des choses. Hein. On est un vieux peuple, Vous aimez bien l'analyse politique de Valérie Mérès, Aurélien Oui, c'est pas mal. <rire> bah, il a SNCF, il sait bien que là-bas, il n'y a rien qui bouille. <rire> il a 31 ans, Aurélien, et en tout cas, et il viendra vidéo. du Pas-de-Calais. Vous viendrez nous voir si vous êtes à l'hôtel à côté. Vous viendrez assister au Grosse Tête Rue Bayard. Bah eh tout à fait. Vous avez envie de voir quoi Je vous fais... Euh, allez, tiens. Vous savez qu'il y a six grosses têtes par émission. Je vous laisse choisir les six que vous avez envie de voir. Vous me dites le jour où vous voulez venir. Alors, je mets qui dans l'équipe ce jour-là oh ben, Pierre Benichou. Pierre Bénichoux, très il bien. Il est encore là, oui. <rire> On s'en fait une. Euh, Laurent Baffi. Laurent Baffi, ça fait deux oh grosses têtes. Content. On va mettre Isabelle Mergo. Isabelle Mergaud, très bien. Stevie Boulay. Stevie Boulay. Ah, vous aimez bien Stevie <rire> Non, ah mais bah... ça fait de l'animation. <rire> qui d'autre Tu choisi euh, Gérard Juniot aussi. Pardon Gérard Juniot, qui est passé la semaine dernière. Ah Gérard Juniot, très bien Gérard. Allez, il vous manque une grosse tête. Ça fait une belle équipe, hein Ouais, c'est pas mal. Oui. Du Michel Bernier. Michel Bernier, ben voilà. Ah, Écoutez, bien, alors tous les autres sont virés. <rire> <Voilà>. Désolé. <hein. rire> Christina, tu trouves pas qu'il est con, ce mec <rire> C'est le deuxième aujourd'hui, ma chérie. <rire> c'est vrai que vous auriez Je pu note, avoir hein. un petit geste d'élégance pour Valérie et Christina qui sont là, mais, mais vous ne les aimez pas, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous avez le droit, hein. Pas facile le métier qu'on fait, vous et moi, Aurélien, de programmer comme ça, les grosses têtes. <rire> après, on est obligé de se justifier. Alors, oh non, dit, ben, oh non. alors voilà, non, pas cette semaine, parce que ceci, parce que cela. Non, mais, ah, c'est vrai, Jean-Philippe Ah oui, c'est vrai, c'est compliqué. Puis après, il y a quelqu'un qui vous dit, je suis pas là, on saute de joie. <rire> euh, vous parlez pour moi, là, non euh... <rire> Non, mais c'est comme ça, la programmation des grosses têtes. un plan de table, c'est comme un mariage, il faut pas froisser les susceptibles. Exactement. Et jean jean, jean je sais, y a plein de gens, ils disent non, moi, je veux pas être en même temps que Jean-Fi. <rire> ah, oui, sûrement, c'est possible. Oh, et, ça m'étonnerait. Je, je comprends. Non, les et gens non, disent, mais je, je veux pas être dans Jean-Fi. <rire> Pourtant on y est bien. Non ah non, je fais attention, hein, je vous jure. Christian Cordula, c'est pareil. Elle a débouché les oreilles de déjà trois ou quatre grosses têtes <rire> qui étaient assises à côté d'elle. Oh là, je... là là là, moi je me plains pas. Hein. Tu vois comme quoi je suis un bon professionnel. Ah oui. oui. Je ne me plains jamais des mes grosses. Vous pouvez mettre ma fille tous les jours côté de moi, je ne vais pas me plaindre, même s'il si est lourd. C'est dit que j'ai une grosse bite. <rire> que je suis super fair play. Oui. Mais oui, vous êtes fair Mais voilà pourquoi je vous... suis fair play. C est, c est Alors des oui. autres qui disent qu'ils ne veulent plus retourner aux têtes parce que je parle fort, non, mais il faut le faire hein, quand même. C'est vrai tu parles fort quand mmh. même. <rire> bah, je suis brésilienne, chérie. Hein. Comme ça. On n'est pas sur la même fréquence vocale. C'est vrai, vous parlez vachement haut. Mais hein, oui, c'est là notre culture n'est comme ah oui. ça. Quand ils alors, font la course, c'est super démonstratif, alors, moi écoute, je peux te dire. Ah, ouais ah, ah oui Ah oui, j'ai eu des problèmes dans mes chambres d'hôtel euh, en Amérique du Sud, euh, ça faisait trop de bruit, mais je suis quand même. Marge de rayée, voyons. <rire> Aurélien, vous allez partir avec qui dans l'hôtel 4 étoiles Moi je suis libre ah hein, avec, avec ma fiancée. Comment elle s'appelle Qu'on l'embrasse Marie. Eh bien, on en profite, on embrasse ouais, Marie. Bien. Joli séjour ouais. au Châteaubriand ou au George Washington. Les grosses têtes de l'été sur RTL Like the legend of the phoenix All ends with beginnings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 lucky we're up all night to get lucky we're up all night to get lucky we're up all night to get lucky nights again we're up nights again five, six, six. we're up nights again nights again nights again again Dafunk Punk, bien sûr, avec ce Get Lucky. C'est sur RTL. Dans un instant, la suite de Vos Grosses Têtes. On ne bouge pas, on ne respire plus, on ne bouge plus. 16h, 18h, les Grosses Têtes de l'été.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 Service et appel gratuit. Voir conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Venez croquer à pleines dents dans les bons plans de votre géant. Jusqu'au 11 août, le kilo de pêche jaune ou blanche, origine France, est à 2,29. Oui, oui, vous avez bien entendu, 2,29 seulement le kilo de pêche jaune ou blanche dans votre géant. Alors, c'est pas ça le plus géant des étés Les prix bas, c'est catégorie 1, calibre A, hors Corse suite de vos grosses têtes, donc, avec cette fois-ci un drôle de jeu. Écoutez bien. Quel jeu sexuel désigne-t-on en argot par l'expression faire le petit salé Un anulingus Non. Oh là ah, Moi, je pars direct sur le ça. truc un peu, un un culi, peu tendu. Un, un peu salé, quoi. Un erlingus La compagnie aérienne Le petit salé. Le petit le salé. salé. C'est se tremper coquette dans les lentilles. C'est quoi, ça C'est Guillaume Apollinaire, vous voyez quand même que... Ah oui, je pose mais c'est de l'argot du, du début du siècle pour Je pose des qu questions, évidemment, qui sont littéraires. Il loin si. de moi l'idée dans cette émission d'aborder le sexe sans, sans aucun argument fort oui, bien, à la bien, suite. C'est culturel oui. Oui, vrai, et culturel. C'est Guillaume Apollinaire dans les 11 000 verges qui écrit... Il lui ret... Ah bah non, je vais pas lui dire ce qu'il lui retirait. Et il commença à lui faire petit salé. Je crois que Pierre aime qu'on lui fasse le petit salé. Ah, il aime bien ah, qu'on lui mette des lentilles, ouais. Ah, c'est qu'on le mouche Non. Ah, c'est bourré de lentilles C'est qu'on le change Est-ce que ça se joue avec est -ce un... Est-ce que c'est -ce est la langue qui sert Oui, la langue sert. Ah, c'est un patin, c'est rouler un patin. Pardon Rouler un patin Non, rouler un patin, c'est pas sexuel. C'est rouler un patin en, ferme, en, mangeant, en mangeant. Ça s'appelait avant Ferminette. C'est quoi Ferminette ça, C'est quoi, ferminette, mesdames <rire> Alors, le petit salé, dans la bouche. <rire> accusé Pierre Bénichou accusé de ferminette. Voilà, c'est se faire lécher les doigts. Non, non. Les, doigts Après, ah, les doigts de pied. Pieds. Les les doigts doigts se Allez. faire lécher les doigts de pied, ah sucer bon les orteils de son partenaire ah. ou de sa partenaire, c'est faire petit salé. Bonne réponse collective Voilà. Enfin, vous, vous avez... Il paraît que Philippe Croison adore <rire> L'éché les de pied Un petit salé bah Par contre oh. pour éviter les MST je garde la chaussette <rire> Il y a une scène dans un film français dont je me souviens plus le titre où vous voyez qui est Julien Guillaumard. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ben, il y a une et scène dans dans laquelle... Zizanie avec Annie Girardot et il a, Louis de Funès. Il y a une scène qui se passe dans une baignoire où il se fait sucer les orteils par une jeune actrice, ah une oui jeune, toute mignonne. C'est ignoble parce que vous voyez la tête de Julien Guillaumard. Imaginez ses. Bah quand tu, tu, as tu as vois pied... sa tête, il vaut mieux sucer ses pieds, non ouais. <rire> Dans les 11 000 verges En tout cas Guillaume Apollinaire Écrit effectivement Il lui retira les bas Et commença à lui faire petit salé donc l'homme là En l'occurrence ouais. euh, Qui suce les orteils de, de la jeune femme De toute façon Quelqu'un ouais, Quelqu'un votre... quelqu qui retire les bas à une femme Est un connard Ah bon pourquoi Parce que c'est ce qu'elles ont de mieux Les bas Les bas et les chaussures On n'y touche pas Votre mari vous a jamais Sucé les orteils oh. Chantal Non c'est pas notre truc non. Non, à mon ami <rire> C'est marrant Parce que j'ai des images Là tu vois ah, ah, ah, ah. Non mais je vois pas trop le truc. Non mais mais je vois bien Michel. Reste en crypté. Ah, je vois Michel. Non, par euh... contre, il masse les pieds. Ah, Vous voyez, ah ça c'est ça. Il la la masse langue. les pieds quand je regarde la télé. Ah. C'est moi qui mets mes pieds sur lui, et il me les masse. Mais attendez, et lui, il est dos à la télé alors <rire> Comment il fait <rire> Tu vois pas la télé C'est un stadier. oui. <rire> c'est un stadier. C'est un épousée stadier. <rire> Jusqu'à 18h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 Location longue durée 36 mois, 30 000 km, premier loyer de 2200 euros, réservé aux particuliers jusqu'au 31 août, sous réserve d'acceptation crédit par Art détail sur Citroën.fr. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour, c'est les extra-économies chez Carrefour avec 70% d'économies sur plein de produits, comme par exemple sur le lot de 3 paquets de Granola. Et en plus, ils sont garantis meilleurs promos Résultat des courses, même mon mari rentre à 4 heures pour le goûter. Jusqu'au 13 août, c'est les extra-économies dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive, avec jusqu'à 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur le lot de 3 paquets de granola Carrefour 3 fois 200 grammes, nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment modalité sur carrefour.fr, pour votre santé, bougez plus Conforama, le confort pour tous quand on réduit de 40% le prix du bureau se te dit 3 tiroirs, soit seulement 79 euros on pense à tous les futurs 20 sur 20 et à vous qui allez rentrer sur une bonne note Conforama, jusqu'au 27 août conditions en magasin et sur conforama.fr. Bonjour, c'est Jérôme Florin. Je vous souhaite le plus beau des étés sur RTL, en famille, avec vos proches, avec vos amis, au soleil ou sous la pluie, même au bureau. Soyez heureux, tout simplement. Questions, réponses, rire au programme de vos grosses têtes de l'été, de Laurent Rupier avec Florian Gazan, Pierre Bénichou ou encore Caroline Diamant que vous retrouverez demain à partir de 9h15, je vous le rappelle, dans le grand quiz, aux côtés de Bruno Guillon sur RTL. Qui porte habituellement un quesat Kesa. Un Akezah un chapeau un chapeau non c'est un vêtement un vêtement K -E -S -A. oui est-ce que c'est français alors c'est français c'est une veste c'est -ce pas français si vous le portez en France ah oui. mais, euh, mais on peut le porter dans le okay, monde entier OK OK je l'ai mais ce n'est pas d'origine française Moi, je vais vous dire je pense que c'est le nom du survêtement que porte Zizou parce que la Juve de Turin a gagné hier soir Écoutez votre maman va être fière excellente connerie ah jeg tror, jeg er Il oui. a bien fait. Il y a eu, beaucoup, ah, appel, de... Y a eu beaucoup de conneries parce que hier c'était pas la Juventus, la Juventus c'était avant-hier. Hier, hier c'était les Real, les Isous en train de Donc il y a eu beaucoup de conneries <rire> en une seule connerie. Ah. C'est pas. Ouais, dit, tout mais il y avait de l'idée quand Donc, même. On peut pas dire vous faites des efforts. Hein. Ah ouais. Est-ce est -ce que c'est est un uniforme Un uniforme. Alors le mot uniforme euh, n'est pas le mot qui convient. Est-ce mais... que c'est un chapeau Un chapeau, non. Ça fait deux fois comme demande Monti. C'est la tenue que portait Brigitte Macron le soir de l'élection présidentielle. Ciel. À Brigitte Macron portait un Keza. Ah, Alors, Bah euh... Peut-être que c'est la marque du manteau magnifique qu'elle avait. Ça se porte en haut ou en bas C'est la, la marque du manteau que portait Emmanuel Macron. Non, mais je ne vous demande pas le nom, le... Nom marque. le nom de quelqu'un. Je vous demande qui porte un Keza, je vous demande qui en général porte un ah, Un, un C'est un, un corps de métier Un corps de métier, on peut pas dire ça. Un militaire Un militaire, non. Est-ce que le Keza se porte sur le buste Oui, oui, oui. Est-ce qui se porte aussi sur le bas du corps Oui, l'ensemble. C'est un, un vêtement. Ah, c'est un, un vêtement, de... Oui. Un oui. genre, un genre de manteau. Trois fois comme demain. Un hein. genre de manteau. Un genre de manteau. Manteau, c'est pas le mot. Alors, une salope, une, euh, une capote, non. Une robe. Une, une robe cape. Il y a des manches. A... Une cape. Ah, vous avez des nouvelles de Pierre Bénichoux, vous euh, non. non, non, non. Apparemment, il... il est non seulement, il trouve pas, mais il cherche plus. Ah. Ah. <rire> J'étais en train d'écrire un vêtement pour essayer de trouver comment on pouvait le... Le... Est-ce que c'est un vêtement qui est toujours de la même couleur Ah euh, non, je ne crois pas. C'est unisex euh, C'est unisex. C'est pas un, un gilet par balle que... Ah non. non. C'est une non, cape euh, euh, marocaine. Et d'ailleurs, des... on aura quelqu'un en téléphone dans un instant qui elle, est... Très à la mode en a, ce moment a, a choisi de porter le kesa de couleur gris et noir. Vous voyez, mais c'est pas toujours cette couleur. Est-ce que c'est religieux Alors c'est un peu plus religieux, oui. Ah, ah, ah. Est-ce que ce serait pas même c'est bon. bon. une ah, C'est un truc islamiste. Une islamiste, non Djellaba, non Djellaba, non C'est bouddhiste. Oh, c'est bouddhiste. bouddhiste. C'est la robe des bouddhistes, c'est la toge des bouddhistes. Voilà effectivement. Voilà. la robe des moines bouddhistes. Oui. Bonne réponse de, de Florian, Florian Gazan. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Pierre Benichou? En tant que ça, euh Florian, Gazon non, non, c'est pas <rire> on ne peut pas. On ne pas. On n'est pas un match de foot. Là, ouais. <rire> ouais, oh, le oh, monsieur il est mauvais. Non, non, non. Il est mauvais. Oh, non, est je ne pas pas si si sais pas, pas si, si on est un match de foot, mais tu es resté au vestiaire. <rire> Ça tombe bien, parce qu'on va avoir au téléphone quelqu'un qui porte le keza. Ça vient évidemment du japonais, hein, ce mot, le keza, la robe des moines euh, bouddhistes. Et euh, notre interlocutrice qui s'appelle Kankyo Tanier. D'ailleurs, au départ, je crois que vous appeliez Isabelle Tanier. Bonjour Madame. Bonjour, euh, bonjour à tous. Vous bonjour. publiez un livre... Sur le silence Sur le silence. Voilà. Ma cure de silence, et d'ailleurs Pierre Bénichou vient de la commencer. Euh, <rire> si c'était vrai restez, <rire> restez calme quand tout s'agite. Vous êtes une nonne bouddhiste française. nonne, j'adore oui. <rire> Vous avez la cornette et tout Mais non <rire> Elle est, non, bouddh elle est bouddhiste. bouddhiste. Elle est bouddhiste. Ah bon je... eh ben, vous avez la tête rasée J'ai la tête rasée, oui. Moi, j'adore les filles qui ont le crâne rasé. C'est vrai J'ai l'impression que je me tape un légionnaire. Oui, mais pourquoi quand t'es... Oh oh mais dis-donc, t'as dû être content en 44. Non, non, non, 44, <rire> je pensais que <c> c'était maman <rire> qui s'est... <'était> <rire> Ça y est, il est sorti du silence. Avec... avec, avec... <rire> Avec des talents, hauts, c'est formidable. <rire> ne l'écoutez pas, Madame tanier Alors, vous êtes une jeune bouddhiste alsacienne. Voilà. Et vous publiez un livre qui va faire un carton à travers le monde, oh. puisque les plus importants éditeurs en Allemagne, pas moins de sept en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, parlent de ce livre français qui vient de sortir. Un gros phénomène de librairie. Restez calme quand tout s'agite. S'imposer quelques minutes minutes de silence par jour, faire silence comme vous dites, combien de temps par jour on doit faire silence Alors en fait c'est beaucoup l'apprentissage du silence intérieur, donc euh, ça peut se faire tout au long de la journée à différentes occasions, mais l'exercice le, que je conseille vraiment à tous c'est de prendre chaque jour plusieurs minutes pour ne rien faire vraiment rien et quand je... on le fait déjà euh... <rire> j'ai l'impression que je suis bouddhiste <rire> c'est pas seulement ne rien faire c'est se taire aussi et et pratiquer l'introspection voilà et, enfin. voilà, et puis, ouais, apprivoiser apprivoiser le silence ah oui. mais mais oh. qu'est-ce que vous racontez quand même sur je ne sais combien il y a de pages dans votre livre parce qu'une fois qu'on a dit ça qu'est-ce que vous pouvez nous raconter dans ce livre qui s'appelle ma cure de silence et si on essayait le calme oh. en fait, à travers le livre, bah, je donne beaucoup d'exemples d'exercices qu'on peut faire au quotidien couper la et radio puis, euh, <rire> par exemple de temps en temps et puis euh, aussi de, de quand dire je parle de la nature je parle de des retraites spirituelles où on peut découvrir le silence ça c'est un des aspects mais ouais. aussi euh, quand on est en ville dans sa vie quotidienne euh, le silence des yeux, le silence des mots le silence du corps il ouais, ne faut pas péter quoi Tous les, les non, assais, non. Euh, tous Monsieur du... Peroni, oh Monsieur Peroni, silence pas, du corps. Non, mais ça, c'est oui. le Encore que le de soit très, <rire> très non, non, plutôt... non, non, non. Là, voilà, il faut du double vitrage Non, non. non moi, on, on dirait ça à sainte d'Avila. Moi, moi, je... Ça n'empêche pas bon, d'avoir... Ça n'empêche pas d'avoir du d'être bouddhiste, n'est-ce pas, madame Non, non. D'ailleurs, le livre, en fait, euh, il a été conçu de façon assez légère avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses amusantes pour permettre à chacun, voilà, d'entrer dans l'expérience sans que ce soit une spiritualité austère, mais au contraire. Voilà, euh... on n'est pas obligé d'être bouddhiste pour s'imposer le silence. Non, hein, je... non, non. Il mais faut mais pas imposer, être... euh, imposer, je dirais pas plutôt euh, profiter, euh, apprendre à, à prendre plaisir au silence. Et d'ailleurs, vous n'avez pas fait vœu de chasteté <rire> non plus, non. Ni, ni de pauvreté. Ni de pauvreté. Alors, par contre, il y a tout un chapitre où je parle de la consommation raisonnée. Euh, donc ça, ça fait partie du silence des actes. C'est un aspect, euh, moi, qui m'intéresse qui beaucoup. C'est la manière dont on dont, voilà, dont on achète les objets et l'empreinte euh, écologique qu'on qu apporte dans le monde. Bah vous êtes en tout cas très sympathique. Kankyo tanier non-bouddhiste, qui publie « Ma cure de silence ». Et si on essayait le calme C'est chez Forst. J'avais pas encore dit le nom de l'éditeur. C'est chez Forst édition. J'imagine que vous avez appelé. Vous avez dit vous méditez Oui. <rire> C'est comme ça que ça s'est fait. On vous embrasse. Moi aussi, à bientôt. RTL. Les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Écoutez, c'était cette semaine dans le Grand Quiz de l'été sur RTL. Et hop Vous partez au Parc Astérix. Bravo, Bravo Merci beaucoup Félicitations merci. Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant au 3210, 50 centimes la minute ou par SMS en envoyant RTL au 74900 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum Le Grand Cruise de l'été présenté par Bruno Guillon et Caroline Diamant demain à 9h15 sur RTL La Poste Mobile présente le grand jeu 100% gagnant Vous avez un numéro de portable Vous avez gagné jusqu'à 10 ans de forfait mobile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 RTL C'est l'heure de la valise. 1 200 euros dans la valise, plus 5 choses. C'est Karine Le Marchand qui va appeler un de nos auditeurs ou auditrices, puisque Caroline Diamant leur a beaucoup parlé pendant tout l'été. <rires> Exactement. On va la laisser se reposer. jean j'en c'est un numéro entre 1 et 20. Oui, bien sûr, elle 6. Le 6. Elle 6. Le 6. 6. C'est Céline Arnaudot qui habite Nantes qui vous attend. Karine Le Marchand, enfin quand je dis qu'elle vous attend, on l'espère, on le souhaite, et surtout on espère qu'elle a bien noté tout le contenu de la valise. C'est parti, ça sonne à Nantes. Ah. Es ah, elle, est en ligne. <rire> elle est occupée Oh bah non, ça n'existe plus occupé. Si. Si. Bah si. Ah mais t'as entendu, elle n'a pas fait le bruit. Ça la bouche, y a plus de fixes. Bien sûr qu'il oui, y a des fixes. On n'a pas inventé non. la seule. Vous voyez bien que c'est occupé. Elle dit ça n'existe mais... plus occupé. Non, mais... Bah Si, la preuve enfin. Eh, J'ai envie de te dire, dire comme un mettre, banane. Mais ah, oui c'est occupé. Vous voyez c'est occupé là, ça veut dire c'est occupé. Non mais ça n'existe plus occupé. Pourquoi vous pensez que ça n'existe plus occupé C'est vrai qu'il y a quand même double appel. On va réessayer parce que puisque Madame dit que ça n'existe pas occupé. Tu hmm. es sûr que c'est un brutal. Ouais. Bah, tu vois qu'il ah. non. Non, alors je sais, c'est peut-être pas occupée, elle a peut-être mal raccroché. Ou oh, en ah, dérangement. Ah, ah ça, ça arrive. Ma mère, elle faisait toujours ça, raccrocher ah, mal. Ah, oui. Parce que on avait, vous savez comment le ça Un combiné. Pardon le, le gros truc là. Le, le télégraphe. C'est pas seulement un combiné, mais un truc en velours qui. Ah là, on oui. Va, ah, va, ou... ouais. c va. Va. Ça c'est. Ça c'est des franges. Ah, ouais. Ouais. Ouais. En Avec ça, des écouteurs. Ah, ouais. Avec quelle couleur le voilà Moi, ma mère, c'était émeraude. Ça c'est les gens qui avaient de l'argent quand même. Oui. Il avait le. Il avait le petit bout à un calpain en dessous avec les noms des gens vraiment du pognon comme l'on ils avaient le pompon en plus du velours non, quand tu téléphonais ça en tout et cas c'est l'honneur et à cause de ça ça raccrochait mal j'étais oui, voilà, oui, trop pépé, pépé, pépé Jérémy pépé, pépé. Ferrari oh. ne comprend ouais, rien à notre télé... conversation il y a un téléphone ou un blouson là. <rire> <rire> est-ce qui est-ce tu peux pas comprendre c'était avant c'était avant tu peux pas comprendre tu as déjà vu des téléphones en backing il y avait des téléphones gris je suis désolé on trouve pire autour des téléphones portables aujourd'hui il y a des gens qui ont des des des des machins des forme de Euh, et tout. Euh, pas mieux, hein non, Vous euh, moquez pas du téléphone de Raymond, attention. Mais c'était très euh... bien. Et c'était oh. un objet de décoration très chic, du truc en Ça ça aussi, voilà. Oui, mais on le gagnait mais parce des, des, des réunions super tu Et quand tu fais des réunions super-voire, ah. si tu vendais plein de super ah Ils ouais. tu ferais euh, la housse ah. du téléphone. Voilà, ben voilà moi, pareil, c'était avec France ah. Loisir. <rire> et tu l'avais le petit truc. Euh, et tu avais le petit truc avec une petite barrette. Ça allait de A à Z, et ça soulevait. T'avais les numéros. Ah oui, puis la petite barrette à te sauter à la gueule. C'était jamais la bonne lettre. <rire> C'est vrai. Un autre numéro, j'en philippe Janssen. Alors, on va dire l'ouïte. Le... <rire> Alors là, on appelle Brigitte. Ah, voilà une femme à la mode, hein, car Brigitte oui. est devenue le prénom le plus aimé de France. Brigitte Fernandez ah, habite Caillou-sur-Fontaine. Bon. Il <rire> y a Caillou-sur-Fontaine. Ah, oui. Si ça s'en occupé, on pourra dire il y a Caillou-sur-Fontaine. gravier. Eh C'est dans le Rhône, Caillou-sur-Fontaine. Et ça sonne chez madame ou mademoiselle Fernandez, Karine <rire> b Il est au téléphone ah ouais. avec Céline. Ça n'existait euh... plus, occupé. ça n'existe ça... pas. <rire> Je suis désolé, Et... ça n'existe plus. Mais Il y a oui, oui. une épidémie. Une fois sur mille. C'est en train sur... de se parler. Ah à ensemble, mêmes... ah Je ouais. savais que Jacques Expert voulait faire des économies. Ah ouais. Mais alors à ce point-là, ah on a débranché le standard. Ah ouais. <rire> c'est le téléphone RTL qui est débranché. Oui, c'est ça. Ouais. On peut pas aller appeler euh, d'Europe 1 C'est pas loin. Vous voulez mon... pas... <rire> Quand ils vont pouvoir revenir, ça va leur faire une surprise. Non mais vous voulez, vous voulez que je vous prête mon portable Non mais alors si c'est ça, on va être obligé de rappeler la première dame. Parce euh, que, oui. Enfin quand je dis la première euh, dame. Macron. <rire> Ah, t'imagines quoi que Brigitte Macron ça elle doit s'emmerder de temps en temps elle s'inscrit pour pas la pas valise t'imagines génial là, à la la France, à la enfin, elle a pas trop le temps le, le temps de préparer le goûter le matin les tout non, ah oui il paraît qu'elle a pas encore donné sa liste de fourniture à Emmanuel non. non alors on réessaye non on peut pas on peut pas arrêter comme ça non non euh, non, enfin, euh... Euh... Non, non, non je, non, je, je savais pas, pas que la France était à nouveau occupée on jusqu'au bout Alors on réessaye. Il y a manifestement un problème technique à RTL. Mais n'existe plus occupée. Peut-être donc... il n'y aura pas de valise aujourd'hui. Voilà, oh, hey, qui avait raison Alors... On réessaye la première ah, là. auditrice. Oh. Oh là ah là. Non, ça marche pas. Écoutez, nous réesserons et nous appellerons à nouveau voilà. ces auditeurs. Comme ça, elles sont prévenus. Appelez Caroline. Elle est jamais occupée. <rire> Je suis désolé pour nos auditeurs. Alors vraiment, je suis triste pour Brigitte Fernandez. pour. Remarquez peut-être qu'elle aurait perdu en même temps. Oui, mais comme ça, elle aura pas de regrets. Excusez-moi, on peut pas les prévenir. On a donné leur. Si on laisse leur nom, on peut pas les appeler demain parce que du coup, ils vont se préparer. Ce serait injuste vis-à-vis des autres auditeurs. Mais regardez depuis qu'elle animé deux mois sur RTL, Madame fait Elle réinvente. Elle. Ouais. Non, j'aime bien qu'on Qu'est-ce qu'elle a, l'employé des postes, là Monsieur <rire> <rire> oh, de justice, non. non, écoutez, enfin, franchement... Mais non, mais vous savez que je suis joueuse. Donc, j'aime bien quand mmh. les règles sont les mêmes. Mais moi aussi, d'ailleurs. Et effectivement on continuera à inscrire et leur nom retombera forcément, on les laissera parmi la vingtaine, mmh. puisque je demande chaque jour un numéro entre 1 et 20, on les laissera pendant peut-être un sûr. mois, j'en sais rien, mais ils seront toujours il, il faudrait... parmi les 20 auditeurs que nous mmh. pourrons appeler. Voilà. Vous euh... avez raison et Caroline. sans valise, c'est un peu Paris sans Tour Eiffel. Là. <rire> <rire> de l'été. La balade de Jim, malinsouchant ce frère C'est reparti, les grosses têtes de l'été, Jean-Jacques Perroni, Fabrice ou encore Gérard Jugnot. Une question pour Monsieur Marc d'Auvergne qui habite Tremblay en France, c'est en seine saint denis Parkinson. Une photo vient d'être retrouvée qui okay. a coûté peu cher, d'ailleurs, 7 livres, à peu près 8 euros, à un Anglais qu'il a acheté grâce à eBay, car il a vu cette photo sur eBay, une photo datant du 19e siècle. Il s'est dit, tiens, ça me dit quelque chose, cette photo. Il l'a acheté, 8 euros, à peu près, 7 livres, si vous préférez, puisque c'est en Angleterre. Et cette photo, en fait, représente quelqu'un qui fait qu'aujourd'hui, elle vaut 2 millions d'euros. Oh ça wow. vaut le coup d'acheter une photo sur eBay. la famille Marie. royale, la famille Mais royale qui... Peut-on voir sur cette photo Une femme, Matari, une ah, femme. Euh, Bernadette Soubirous Bernadette Soubirous, non. Famille royale Un homme Famille royale, non. Un homme, non. oui. Ah. Homme politique Homme politique, non. C'est un physicien, physicien. Alors attention, hein, je vous ai dit que c'est un Anglais qui a acheté la photo. C'est pas pour autant forcément que ah, sur euh, cette photo. Bien sûr, c'est un Anglais. Voilà. Qu'est-ce que vous dites eh, Forcément Que quoi Que c'est pas un anglais forcément. <rire> forcément, ce n'est pas un anglais, voyez-vous, la phrase. Virgule. Ah. <rire> ça ne peut pas être un anglais Mais obligatoirement. Non, Elle me ça. fait peur. Oui, <rire> ça serait pas la photo de Giscard d'Estaing jeune C'est un artiste euh, qui est pris en est photo. C'est Jésus-Christ qui est apparu sur un sweat. <rire> non, pas quand même. Alors, Alors donc, fr... c'est un Français Alors c'est pas un Français. Non. Un, un américain. américain Un américain. Ah. Ok. Buffalo Bill. Buffalo Bill. Non. Geronimo. Geronimo. Non. Un Indien Un Indien. bulle. C'est une Bull. Non. Un Indien Un Indien, non. non. Un Cowboy Un, un Cowboy, non. Barnum Barnum, non. Un Acteur Un Acteur, non. Un Président On, des états -Unis. Un animal. Roosevelt On était tout prêts à un moment donné. Là. Un Animal Un Animal, non. Un homme Billy the Kid Billy the Non, On se rapproche. Ah, ouais. Bonnie oui, oui, Parker, oui, oui. Bonnie Bunny... Parker, On voulait chanter ça avec Jesse James, avec ah, Chantal oui. Ça peut être bien. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Ah. <rire> Une belle chanson. Elle en fait un, <rire> un film d'horreur. <rire> <rire> je je veux dire, tu files l'argent tout de suite, Ah, Est-ce ouais. que c'était est est est Jesse James Ça raison, c'est Jesse James. Est-ce que c'était une légende du Far West Ah oui oui oui. oui, oui. Jesse et James alors. Je crois que j'ai entendu la bonne réponse déjà trois euh, fois. Ah oui, Jesse alors. James. Bonne, bonne réponse de oh, Gérard Junion À suivre sur RTL tout à l'heure à 18h. RTL soir présenté par Vincent, Parisot. Et à partir de 19h15, on refait le monde. Et Vincent recevra ce soir Jean-Christophe Buisson, Olivier Ravanello et puis Rocaya Diallo. Pour l'heure, nous retrouvons Laurent Ruquier le meilleur des grosses têtes avec Pierre bénichou Mustapha et la Tracy et puis Michel Bernier. Une question culturelle maintenant ah. pour Xavier Marion qui habite. Pourquoi vous faites A quand je dis <rire> question culturelle Monsieur il n'y a que moi qui peux répondre là voilà, sur oui, cette oui. question-là. Bien sûr, et Pierre. Je compte beaucoup sur Pierre Bénicho et Michel Bernier qui a une certaine culture. Oui, hein. on va dire certaines. Voilà. Dire. Euh, sur les chansons, j'ai prévu oui, une ou voilà. deux chansons. Merci, <rire> Merci Laurent. Julien <Johnny> l'idée. <rire> là, je vous parle. En revanche, d'un livre qui vient d'être à nouveau traduit, livre dans lequel on retrouve les deux héros principaux, Santiago et Manolin. Tout le monde a lu les aventures de Santiago et Manolin, mais de quel livre s'agit-il Tous ceux qui sont allés à l'école ont lu les aventures ah, de ah bon Santiago et Manolin. Mais c'était genre une collection... Poil de carotte euh... Poil de carotte, Santiago, poil de carotte. <rire> C'est que Jules Renard aurait appelé oui, son oui, personnage parce que son Santiago. s'appelait comme ça. Ouais. Poil de carotte <rire> <rire> c'est pas Cervantes, Don Quichotte Don Quichotte, non. Est-ce que c'est dans une collection, genre les les, les nous deux. aventuriers Ah non, genre non, non. Ça. non, non, non Non, non, c'était un écoutez, roman. même moi j'ai lu à l'école, on s'est ah tous ouais. emmerdés à lire ça. Parce ah bon, bah, que, parce qu'en plus c'était chiant. On nous donne ça, on est trop jeune quand on lit, on apprécie que plus tard, évidemment. Ah, On va mais en quelle classe, Laurent, vous avez oh, lu ça Oh bon, j'ai lu ça, moi, <rire> au cours préparatoire Ah oui Ah oui, carrément Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Ah oui. Laurent, Non, faisait, non pas, je rigole Laurent, c'est si... pas la sieste Sieste en matinée Non, je vais lire un bon bouquin <rire> <rire> Madame Bovary, tu as pris ce bon sang Non, j'ai lu ça en sixième, à peu près <rire> Mais c'est un, un auteur français Non, pas un auteur français Est-ce que ça ne serait pas Objectif Lune Objectif Lune, oui Hergé, Tintin, il n'y a que ça <rire> pour vous <hein. rire> Est-ce est que euh, c'était euh, un auteur américain qui Un auteur américain, oui Ernest Hemingway c'est Hemingway, oui Donc c'est le, le vieil, vieil homme et, homme et la mère. mère Le vieil homme et la ah, mère, bien bon, sûr J'ai jamais vu moi Jamais vu Jamais vu oh, Quand même oh, Ah non Non, Alors, vous êtes ouais, très ouais. âgé. Euh, vous êtes très âgé parce qu'on ne l'a jamais lu. nous oh ben, si moi j'ai lu le vieil homme et ah la oui, mer. Vous êtes beaucoup si, si, plus si, âgé. Quand même, même à l'école on dit quand tous même. le vieil homme mais et la oui. mer. Je l'ai lu aussi. Merci nous, Sébastien. Il les veut revenir. Demandez-lui de quoi ça parle tiens regardez. vieil homme. il va nager. Il va pêcher. Il emmène manola pour pêcher. Mais, et oui, parce qu'il veut s'affaire. C'est un faire. jeune garçon, Manolin. Et, et il sort oui. son hameçon. Et justement, il rentre bredou, il n'arrive pas à avoir de poissons. Oui. Les mais parents ne veulent plus confier Manolin à Santiago. Et Santiago, c'est le vieil homme. Et le vieil homme, il veut... Si il est vieux, alors la mère doit être encore plus vieille. Il vaut mieux acheter le livre de Pierre Bénigou. C'est un court roman, et puis à un moment donné, Évidemment, il est tout seul. Il part tout seul puisqu'on qu'on veut plus lui confier Manola au vieil homme à Santiago. Alors, qu'est-ce qu'il fait Donc, il va en Thaïlande. Il est <rire> il pêche tout seul. Et puis là, il attrape un énorme Norme poisson. poisson oh qui... énorme. Énorme. énorme. Il n'arrive pas à remonter. <rire> et oui, il est tout seul. C'est un combat avec le poisson. Et puis, finalement, après, il arrive pas à remonter le poisson. Il tire le poisson. Mais il y a d'autres poissons. Des requins qui oui. veulent bouffer le poisson. Oh là là. Non, mais nous ne spoil pas. Nous pas. <rire> oui. Une question plus contente Hein, pour les ah. jeunes qui sont ici, parce que je vois bien que Mustapha et la Tracy, je vois bien que Baptiste le Caplan, ah, limite même Sébastien oui, Castro. je ah ne vous oui. parle même pas de Plaza qui est notre Jean Lefebvre <rire> Excusez-moi, <à> <rire> Excusez de vous rémémorer C'est pas facile à dire, mais j'ai répondu déjà à la même première question. Même ça, il question. arrive pas à le dire. la première question était mienne. C'est laurent Hier, j'ai répondu à quatre bonnes réponses. C'est pas vrai, monsieur Castro. C'était enfin... pas ici. Mais tu sais que c'est mal. <rire> J'ai pas eu une félicitation, rien du tout. Et bah, si vous revenez, c'est ça. La, oui. la félicitation. Là, franchement, c'est à votre niveau, Monsieur Eda et Monsieur Le cap Alors j'écoute. Vous Attention, connaissez tous écoute. Ed Sheeran Bien sûr. Évidemment. Oui. oui. Ah pardon. Alors c'est qui Ed Sheeran bah, chanteur. Un chanteur, un jeune chanteur, un jeune chanteur très talentueux. Ah voilà, avec une. Tini... Il va tourner dans un film. Une tinieuse rousse. Il va tourner dans un film. Dans Game vrai. of Thrones. Dans, dans Game, Game of, of Thrones. Ne Throne. c'est pas ma question. Ah, ah dommage. Ce soir, il est à Bercy. Il chante pour. Euh, défendre son dernier album et ses nouvelles chansons à Bercy fait un tabac, il a vendu plus de 10 millions d'albums avec l'album précédent le deuxième, là c'est son troisième sa nouvelle chanson fait un carton shape of bien you, sûr, bien vous bien. connaissez Pierre euh... mais tous les trucs qui sortent aujourd'hui euh, tirent à 20 millions, 15 millions c'est normal, sauf votre livre disque, mais sa le livre c'était hier le tien Pierre je crois ta ah, sa... gueule <rire> occupe-toi pas... de la cuisine et des chiottes bon... <rire> C'est assez petit, bon hein. Ça n'a <rire> <rire> <rire> <rire> hey, hey. aucun rapport. La, la loi carré, tu sais où tu peux te placer <rire> Voilà, ça c'est. Ça là, bien. Alors, ah ouais, tu, sais, euh, tu lis mes bouquins, tu dis un mec très distingué. Mais dans la vie, ah. Euh, Euh, « Je me laisse pas marcher sur les couilles, tu vois. » Surtout en bas, ça. pourrait, hein. pourtant. On pourrait, on on pourrait. un agent immobilier, vous avez raison. Qu'est-ce qui vient de nous emmerder, cet agent oh, immobilier On n'en Alors... veut pas, on est logé déjà. <rire> on est logés. Bon, Ed Sheeran, là, ah, oui, vous voulez en parle, est alors est oui, alors. Ah, oui, alors. Il est à Bercy. Il est à Bercy ce soir. Il dit « Je veux remplir le Stade de France ouais. ». Alors, ah, alors donc, licence, peu, quand on dit ça, on se dit « Bon, ben, il s'est trompé d'endroit. S'il veut remplir le ah, Stade de vrai. France, faut pas faire Bercy. » Mais non, ce sera pour eux. la prochaine fois. Il explique « J'ai chanté au Bataclan, j'ai chanté au Zénith. Là, je fais Bercy, mais je veux faire encore plus grand l'année prochaine. Je vais faire une tournée des stades et je veux jouer au Stade de France. Oh, » Ça va pas, non Alors, ma question, ah, oui. c'est « Quelle ah. est la particularité d'Ed chiran ce soir et ce sera encore pas euh, d'orchestre, c'est-à-dire il est seul sur scène. Il est en a il, il fait tout tout seul. Il n'a aucun musicien avec lui sur scène. Bonne réponse de Mustapha et la presse. Mais il a, il a une bande. Pardon, Il a une bande Comment ça, a une bande Des bande son pendant qu'il joue Non, il, tout tout il fait seul. tout tout seul non, non, Il a fait a tout a cappella Non, il a, il a une guitare, évidemment Et ah. il a aussi ce qu'on appelle launchpad. Un oui. launchpad Ah, c'est Rémi Bricard Comment on appelle Un, un launchpad C'est une espèce de petite machine Qui te permet d'enregistrer des sons en live Et que tu peux rejouer en boucle Voilà En fait, il crée Vianney, sur fait la même chose Exactement, Jane aussi, la chanteuse Jane ah. Mais c'est quand même étonnant D'être à Bercy, tout seul Sans aucun musicien ouais, Mais est-ce qu'il Il aura du public, quand même, ou pas Que ah, tout ça il non. a cherché le mec il a, non, un... il, il a une bande d'applaudissements ah. <rire> comme ici d'ailleurs RTL Première Radio de France RTL. Il est 18h RTL Soir Vincent Parizeau